de faire relève, 30 te... heures dans ta tête, je sais pas si je vais y arriver <rire> sincèrement. Hein. Mais on bon, va ouais, voir, on va voir. C'est formidable. Bon, je je te laisse le manche, les infos dans un petit moment et puis donc. Euh, tout Un ce qu'il faut rush. pour vous accompagner, hein, sur euh, la route, route des vacances. Bien sûr, parce Allez. que c'est des vacances avant Allez. tout, c'est vrai. Salut, à lundi, au revoir. Écoutez Carrément Brunet 24h sur 24 en podcast sur rmc.fr. Bon, alors voyons cette pub SO à Quoi On peut gagner le nouveau port 718 Boxster juste en faisant le plein Bah oui, Nico, c'est SO quoi. mais c'est dingue, non Bon, écoute, on est pressé là. Ok.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 Ça roule même. Jeu avec obligation d'achat du 17 juin au 31 août 2016. Toutes les modalités sur carburant.so.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. SO. Les légendes du cidre. À l'apéro de l'an zéro, le cidre du roi Arthur s'était envolé. Hein, tout accusait ce fourbe de Jules César. Oh, C'est pas moi, j'avais poney. Mais arrête tes salades, César. Bon, j'avoue, je suis venu, j'ai vu, je l'ai bu. Mais Guenièvre sauva l'apéro. Elle avait des petites bouteilles de cidre au frigo. Doux, brut ou rosé, chacun son préféré. César, Aïe. le cidre rosé, c'est pour mon Jules. Depuis ce jour, les petites bouteilles de cidre à l'apéro, quelle fraîche idée. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Alors, palme, ok. Maillot, ok. Un an de tirage photo offert avec photobox.fr pour l'achat d'un nouveau Sony Xperia X ou XA. Un an, waouh, ça fait plus de 600 photos ça. Vite, pas une seconde à perdre si je veux avoir le temps de prendre toutes ces photos avec mon smartphone Sony. Offre soumise à condition chez les distributeurs participants jusqu'au 31 août. Détails sur promotion-sonymobile.fr oh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 on retrouve Patrick en direct oui. du Tour oui. au Havre. Quelle est l'ambiance, Patrick, à l'issue de cette étape Eh bien, vous l'entendez, ici, chez Ibis Budget, l'ambiance est très festive. Tout le monde est là, euh, réuni pour un instant convivial, mais bien sûr, pas d'alcool, on reste sport. Ah, je vois qu'on lance. Cet été, à partir de seulement 35 euros la nuit chez Ibis Budget, vous aussi faites le tour de France des hôtels de la famille Ibis. Conditions et réservations sur ibis.com. Ibis, Ibis Styles et Ibis Budget, des marques Accor Hôtel. Et un point sur la circulation maintenant sur AMC, c'est avec Jean-Baptiste Bergès que je salue. Bonjour! Bonjour François, et vous êtes déjà nombreux sur les routes, C'est rouge dans le sens des départs ce vendredi. Évitez de traverser les rocades des grandes villes, Bordeaux, Lyon, Paris, en région parisienne. Ça coince déjà, surtout, euh, sur euh, l'A10, dans le sens Paris-Bordeaux, au niveau de Fresnes, la cause, un accident à l'embrachement de l'A6B. Et ça commence à coincer sérieusement aussi sur l'A6, dans le sens Paris-Lyon, au niveau d'Evry. Ailleurs, de nombreux ralentissements aussi, en ce moment, en région bordelaise, Surtout sur la 10 dans le sens Paris-Bordeaux. C'est difficile pour rejoindre la rocade. Et c'est compliqué aussi au sud de la ville. Vous avancez doucement sur la 63 direction Bayonne-Bordeaux à cause d'un accident. Ailleurs, pour l'instant, ça roule bien. Mais attention, ça va se durcir dans la journée. Et demain, la journée est annoncée noire. RMC Et dans un instant sur RMC, c'est parti pour votre rendez-vous de l'été, le Grand Rush 30 heures de direct non-stop pour vous accompagner sur la route des vacances, on est ravis d'être là Bienvenue, il est 14h À la radio sur votre portable, votre tablette sur internet, RMC 14 h une pour être précis, un point sur l'actualité avec Claire Kagini. bonjour Claire Bonjour, jour de grande prière à la mosquée de Saint-Étienne-du-Rouvray et célébration ce matin d'une messe en hommage au père Jacques Hamel, assassiné par un commando djihadiste. Dans l'après-midi, les fidèles musulmans et le président du culte musulman iront déposer une gerbe de fleurs devant l'église où s'est déroulé le drame. En ce qui concerne l'enquête, trois personnes sont toujours en garde à vue, parmi elles un syrien qui habite dans un foyer de demandeurs d'asile dans l'Allier. La photocopie de son passeport a été retrouvée au domicile d'Adel Kermiche, l'un des deux assaillants. Alors comment lutter, comment tenter plutôt de prévenir la radicalisation Manuel Valls avance une nouvelle piste dans une interview qu'il a donnée au Monde Le Premier ministre souhaite que les financements étrangers pour la construction de mosquées puissent être interdits temporairement Le chef du gouvernement par ailleurs reconnaît qu'il y a eu un échec dans la prise en charge d'Adel Kermich, l'un des deux assaillants de saint étienne du Rouvray. L'homme était sous bracelet électronique. C'est la première fois que l'exécutif reconnaît une erreur Dans l'enquête sur les attentats de Paris perpétrés le 13 novembre, l'Autriche a remis deux suspects à la France Il s'agit d'un Algérien et d'un Pakistanais qui faisaient l'objet d'un mandat d'arrêt européen. Ils sont soupçonnés d'avoir voulu participer aux attaques de Paris. La justice refuse d'ordonner une troisième autopsie du corps d'Adama Traoré. Les deux premières autopsies avaient conclu à une absence de coups portés au jeune homme lors de son arrestation dans le Val d'Oise le 19 juillet dernier. Les syndicats, puis la direction de SFR convoqués mardi au ministère du Travail, Myriam El Khomri souhaite s'assurer du respect des engagements pris sur l'emploi lors du rachat du groupe. Il y Il y a deux jours, la direction a annoncé qu'au moins 5000 emplois seraient supprimés à l'horizon 2017, soit plus du tiers des effectifs actuels. Opération coup de poing des éleveurs laitiers dans deux supermarchés du Mans ce matin, à l'appel de la FEDCEA et des jeunes agriculteurs. Ils ont étiqueté des produits de la marque Lactalis pour dénoncer les prix pratiqués trop bas selon eux. À Auschwitz, le pape demande à Dieu de pardonner tant de cruauté. François a rencontré des rescapés des camps ce matin. Gomis, le nouvel attaquant, le nouvel avant-centre de l'ONCE. C'est officiel, l'attaquant a passé sa visite médicale à Marseille hier Il a été prêté par son club anglais Pour une saison RMC, 14h03 Et on retrouve pour un véritable marathon Radiophonique de 30h François Sorel, François vous accompagnez les auditeurs Dans le grand chassé, croisé Entre juilletiste et haussien Claire, vous ne partez pas en vacances, vous restez là Pas tout de suite Bon, d'accord, <rire> euh, parce que vous pouvez rester avec nous Si vous voulez participer au Grand rush. Mais je crois qu'auparavant, on va faire un point sur la météo Euh, avec Jean-Baptiste Bergès qui est avec nous C'est ça, et la France est coupée en deux. Aujourd'hui, François et nos auditeurs, qui sont déjà nombreux sur la route, ne sont pas tous logés à la même enseigne. Dans la voiture, il va faire chaud dans la moitié sud. Grand soleil en, en ce moment en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Provence-Alpes, Côte d'Azur. Par contre, dans le nord, c'est beaucoup plus gris, des côtes bretonnes jusqu'au Bahreïn. Ça va rester très nuageux tout au long de la journée, avec quelques averses prévues en Pays de la Loire et en région parisienne. Les températures, elles sont comprises entre 18 et 26 degrés dans le nord sous les nuages, 18 en ce moment à Brest, 23 à Lille, 26 à Paris. Dans le Le reste du pays il fait entre 24 et 30 degrés. 24 à Bordeaux, 27 à Nice. Et on attend jusqu'à 36 degrés à Nîmes dans le Gard. Ce sera le record de la journée. Parfait, merci Jean-Baptiste. On vous retrouve tout au long de cet après-midi. On fait un point maintenant sur les pronostics épiques. Avec avec, avec, avec Sébastien Narras qui est là à Vichy, bonjour. Sébastien. Exactement, bonjour François. Éclair m'a oublié, C'est pas les pronos, c'est l'arrivée de la première à Vichy. C'est important, en plus on est en fin de, de la grande semaine oui. de ce festival sur les bords de l'Allier. La première épreuve qui était réservée au Mal. on n'a pas été très galant. Les Pouliches, ça sera dans la deuxième. La victoire du 7, Jackson en bois qui était à 6 contre 1, qui est venu de l'arrière-garde, qui était encore dernier à l'entrée de la ligne droite pour s'imposer face à l'AS. Papa Winner, la troisième place pour le 11 passe et la quatrième pour le 9, American Sound. Je vous rappelle que le quintet, ça sera ce soir et ça sera du côté de Cabourg. Merci beaucoup. Il est 14h05 sur RMC, et ça y est, c'est parti. Le Grand Rush débute dans un instant sur RMC. Je vais être à vos côtés pendant 30 h 30 heures de direct, non-stop, pour vous accompagner sur la route des vacances. En théorie, beaucoup d'entre vous allez partir, là, dans les heures qui viennent, si ce n'est déjà fait. Le Grand Rush débute dans une minute, à tout de suite. RMC. Listelle, ma fraîcheur.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 Clac, le temps file, dépêchez-vous Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter Voir conditions, date et magasin participant sur Conforama.fr Si le pastis duval pouvait parler Mais non, il chanterait Voilà l'été, pastis duval. Voilà l'été, pastis du Val Pastis du Val Pastis duval, l'original voilà Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool Count it down 4, 3, 2, 1 R.M.C. Le Grand Roche, François Sorel, Yasmina Bendekaï. Eh bien, bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est avec énormément de plaisir et beaucoup d'émotion que je vous retrouve pour euh, une émission de radio hors normes euh, qui ne ressemble à aucune autre puisque maintenant, je vais essayer. Je dis bien, je vais essayer de ne pas lâcher le micro d'R.M.C. jusqu'à demain, samedi, 20h. Donc, si vous calculez bien... Bah, ça fait 30 heures d'antenne, non-stop. Bonjour à vous toutes, et à vous tous. Je suis ravi de vous retrouver. Et bien sûr, je ne serai pas tout seul euh, pendant ce grand rush. Évidemment, beaucoup de rendez-vous. On va parler cinéma, on va parler culture, on va parler bouquins, on va parler vacances aussi, tout simplement. Des points complets sur la circulation tout au long de ce grand rush. Et pour débuter, ma première co-animatrice, c'est Yasmina Benbekaï qui est là. Bonjour Yasmina. <rire> Salut François, ça va Toute bronzée Yasmina, elle oui, est oui, super. Moi, je reviens de vacances. Eh bien, voilà. y Donc, je serai pas dans les bouchons. Tu sais qu'il y a des gens qui mais il y a des gens qui reviennent aussi. Exactement, c'est vrai. Euh, voilà, il, y moi, les, ça y est, il y a les juilletistes qui rentrent. Voilà. voilà, exactement. Donc, ils vont travailler au mois d'août. Donc, on leur souhaite déjà bon courage pour le retour. Et on va pas arrêter comme ça pendant ces 30 heures de les suivre et de les aider pour ce voyage retour vers la maison. Exactement, alors évidemment on va compter en centaines les kilomètres de bouchons durant ce week-end, mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est que vous partiez d'un point A et que vous arriviez au point B, oui. au soleil, au, euh, pour vos vacances, à la plage ou à la montagne. Euh, et tout et... ça dans la bonne humeur et évidemment. toi, tu 30 heures. Mais oui, on que va essayer. Oh ah, c'est on... voilà. sûr, sûr que tu vas y arriver, tu as 24 heures l'année dernière. Je tiens quand même à dire à mes parents que je n'ai pris aucune substance illicite. <rire> ça c'est quand même important. Pour l'instant <rire> il n'y a que du jus d'orange, du café et de l'eau. Hein François, il, il serait vrai, bien de dire aux, aux Bonjour Jean-Luc Moreau Jean-Luc Moreau Jean-Luc Moreau qui est notre expert auto Que vous retrouvez tous les dimanches euh, Sur RMC entre 8 et 10 François je voudrais quand même rajouter quelque chose oui. Pour les auditeurs et surtout les auditrices qui nous écoutent C'est que oui. vous avez changé physiquement pour ce grand rush C'est vrai C'est Je me suis, suis que... affûté Ah, c non, c ce que ça je voulais ça. parler c'était plus les lunettes ah oui j'ai changé de lunettes ah oui, ah oui, oui c'est ça, ça, ça, ça je ah me disais oui. qu'il y avait un truc ah oui. c'est vrai que là François, franchement ça intéresse chausser, tout le monde à ah ça, oui. des lunettes pour oui. arriver à voir le conducteur parce qu'il est conséquent oui c'est vrai donc, il, donc, est il est petit, petit d'ailleurs il pouvait le faire de mémoire mais pas là c'est ça la différence donc ça explique les lunettes et ce soir à partir de 21h la grenouillère mais ça malheureusement ceux qui n'ont pas l'image ne pourront pas le voir n'importe quoi Jean-Luc Moreau qui va être évidemment de bons conseils pour Justement, vous guider sur la route des vacances. On va le retrouver avec tous ses conseils tout au long de cet après-midi. Je suis très heureux aussi d'accueillir un fidèle du Grand Rush. C'est notre ami Christian Echia qui est là. Bonjour Christian. C'est un honneur, c'est un plaisir. 30 heures ensemble. Voilà, parce qu'on part tout à l'heure. Alors voilà, c'est vrai qu'on me félicite, je vais faire 30 heures. Ouais. Mais Christian va rester avec moi ouais, lui, pendant lui 30 heures aussi. C'est lui faut pour vous supporter pendant 30 heures. C'est ça, ça, ça le ça. pire. Jean-Luc, il ressemble <rire> tellement à Jane Kelly oui c'est ça oui. Dodo, dodo. alors Christian Reca vous ne connaissez peut-être pas c'est notre médecin nutritionniste qui euh, évidemment va nous prodiguer un maximum de conseils durant ce grand rush euh, notamment si on est sur la route des vacances hein, vous savez qu'il faut s'arrêter régulièrement quels sont les bons gestes à accomplir et puis après quand on est euh, en vacances faire attention à pas trop manger, un peu de sport etc, et d'ailleurs vous pourrez lui poser toutes vos questions santé à Christian qui est là et puis euh, alors il y aura plein de cadeaux à vous offrir aussi, on va vous offrir des smartphones il y aura des packs euh, avec des bouquin plein d'appareils high-tech, etc. Et on vous invite, vous qui nous écoutez, parce que vous vous apprêtez à partir en vacances, à devenir reporter d'un jour. Et oui, vous ça pouvez nous appeler, bien, absolument, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous raconter votre voyage, où vous allez, qui vous allez rejoindre, est-ce que vous allez en location, parce que c'est quand même une problématique de la location, c'est que c'est du samedi au samedi, hein donc ça. Euh, faut pour voyager aujourd'hui. Exactement. Donc, donc vous nous appelez, vous nous envoyez un SMS, vous nous mettez un, mettez un petit mot au Facebook voilà. dès Alors, que vous êtes en pause. C'est bien, pour nous joindre, 3216, de standard. Voilà. Hein Vous nous appelez euh, Si par exemple Vous partez de Paris Pour aller euh, vers Nice Exemple Et eh bien appelez-nous On vous appellera De temps en temps Pour faire un point Et on vous récompensera Il y a des cadeaux à remporter oui. Notamment des smartphones Samsung Alors moi j'ai fait, fait le reporter Pour venir ici Oui J'ai jamais vu aussi peu de monde en région parisienne. C'est hallucinant. pour oui un oui. vendredi. Moi, j'ai porté les gens le, des le le périphérique qui est en bas de, de, juste en bas de chez nous. Des deux côtés, ça circule parfaitement. Oh non, mais ça, il faut pas dire ça dans cette émission. Non, bah, on si va c'est tout bien. le principe. Mais si, ça va peut-être inciter les gens à partir. C'est comme si vous étiez, je sais pas, moi, poissonnier. Non, surtout, n'achetez pas mon poisson. Il est pas bon. Euh, passez votre chemin, quoi. Bon, enfin, bref. Et Anaïs Denet est avec nous aussi. Bonjour, Anaïs. Eh ben oui, encore une fois. Alors, Anaïs était avec nous l'année dernière pour le Grand Rush. Et oui. Anaïs, elle, elle est vraiment, elle a vraiment du courage. We'll Oui. Elle est bah vraiment bon, incroyable. Est vrai. Non, non, non, elle a franchement du courage. Parce qu'Anaïs est avec nous en studio, elle va bientôt partir en voiture pour aller à... Pour aller à Biarritz, enfin, en Day ce soir et Biarritz demain. Mais c'est quand même, euh, je crois, 7h, 7h10 de route. Voilà. Et dès pas encore parti, Anaïs, je comprends. Eh ben non, je vais faire des pauses en plus pour vous raconter un petit peu ce qui se passe sur la route des vacances. Donc concrètement, on va dire, on va taper sur minuit. de okay. minuit, je pense, on va partir vers 15h. Ah, euh... Ça, moi, j'aime bien quand on lance les Paris comme ça. <rire> dans le grand Anaïs est là, après... Il est dans l'eau. Superbe, en plus, ça, là, elle sort. Elle... On ah, fraîche, la douche. magnifique On verra à minuit si c'est la même histoire Ouais, voilà. ça ne sera pas pareil Et si, si, si, si vous êtes <rire> Après arrivée... 800 km de, route, vous vous de Ça, ça fait 780 km ouais, ouais, ouais. Bah, Vous avez prévu une assistance meilleur, Efficace en, en cas de panne Eh ben. vous partez avec quoi comme voiture Je sais même pas parce que je vais chercher la voiture de location Dans une demi-heure, c'est la surprise totale <rire> C'est <rire> la surprise Et je pars toute seule, donc autant vous dire que Anaïs, Premier conseil, ne prenez pas une électrique Oui, non, non, non, non. Mais, une <rire> grand rallonge. À part ça, ça va. Ou alors, on rallonge. <rire> ça peut le faire. Je vous appellerai si j'ai un problème. Bon. Anaïs, et euh, eh bien voilà. Vous allez nous raconter un petit peu comment ça se passe durant tout ce trajet. Bien et sûr. régulièrement, on vous, on vous aura au téléphone. Bon voyage. Merci. Merci beaucoup. Il n'y a pas qu'Anaïs, qui sera là. On a une multitude de reporters RMC qui vont, euh, eh bien, sillonner les routes de France, qui vont être dans les aéroports. Dans... Romain Cluzel, il est justement Exactement. à l'aéroport de Roissy On l'aura tout à l'heure oui, euh, Pour à nous fait. raconter un petit peu ce qui se passe là-bas Et puis euh, voir un petit peu tous ces voyageurs qui prennent l'avion Parce qu'il n'y a pas que la voiture Évidemment, il y a, il le, a... Train. Il y a le train aussi Il y a l'avion Exactement. Nous aurons euh, Martin Bauderero demain qui sera en gare de Lyon. On aura Eric Miguet qui va se faire un joli Paris-Marseille aussi. Ah ouais ah, C'est pas mal hein, quand même. Et puis, euh, bon, voilà, d'autres surprises. Pour ce grand rush, on a tout dit. Je crois qu'il faut quand même. Il faut absolument, absolument qu'on qu rappelle qu'il y a ce grand cadeau oui. à gagner. Ce, ce euh, smartphone Samsung Dernier cri, donc à gagné euh, un Galaxy 4.5 Or d'une valeur de 409 euros. Et pour jouer, c'est très simple. Il oui. suffit d'en voyez RMC au 7 32 16 et vous avez jusqu'à 17h pour jouer. Alors c'est le, ga le Galaxy Samsung A5 qui est un téléphone avec un, un bel écran, vous allez voir. Euh, très bon téléphone 4G, etc. Voilà, hein, on est vraiment dans du haut de gamme. Est-ce qu'on peut prendre des photos dans l'eau par exemple Alors, ah non. je ne pense pas <rire> que celui-ci soit celui étanche, là, mais vous savez quoi, tout à l'heure on offrira un Galaxy A7 qui est le top du top chez Samsung et celui-ci est étanche. Donc si vous voulez jouer avec nous, tout simplement RMC au 7 32 16 et 7 32 vous participez 16. au tirage au sol. Bonne chance voilà. à vous, Christian, Jean-Luc. On va commencer avec vous, messieurs. Parce Aye. que vous... ah oui, attendez, tous les deux, vous faites bien la paire, hein. Euh, Christian, notre médecin, Jean-Luc, notre spécialiste automobile. Notre, voilà, médecin on... <rire> notre, notre médecin automobile, notre médecin, le dio. notre médecin à quatre roues. Euh, Jean-Luc, on va peut-être commencer avec toi parce que c'est vrai que bon, euh, voilà, on, on peut imaginer que beaucoup d'auditeurs vont prendre la route pendant. Qui sont en train de préparer leur bagage. Plusieurs heures, voilà, il y a ça. Sur la Ils en sont en train de charger la, la voiture. Charger voilà. Qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on peut donner comme conseil à tous ceux qui ne sont pas encore partis et qui préparent leur voiture truc justement. Tout bête pour commencer, c'est planifier son trajet parce que c'est vrai qu'avec les GPS aujourd'hui, on a tendance à plus rien planifier. On monte dans la voiture on met l'adresse et j'ai quelques exemples je peux pas citer de noms mais de gens qui ont mis non pas la ville dans laquelle ils devaient aller mais une ville homonyme en France et qui se retrouvent à 250 kilomètres de l'endroit où ils auraient dû aller <rire> ça, franchement mais vous savez quoi je... ça faille m'arriver un jour ben, je suis sûr qu'il y en a qui nous écoutent et qui se disent il doit, il doit y avoir des femmes qui sont en train de taper leur mari en disant ah tu vois je te l'avais dit je te l'avais dit, dit, te <rire> dit. Et, et, et le fait est que jeter un oeil sur une carte routière avant de partir pour savoir où on va, c'est toujours bien planifier son trajet, pour savoir s'il peut y avoir par exemple des itinéraires qui peuvent être des itinéraires bis on peut très bien se retrouver bloqué sur l'autoroute à oui. cause d'un accident et c'est bien d'avoir une petite idée, on n'a pas tous Waze dans la voiture qui va nous indiquer quelle déviation prendre. On parlera de Donc, Waze tout à l'heure c'est appli... bien de l'avoir prévu. prévu avant, c'est bien aussi de regarder où peuvent être par rapport à l'autonomie de votre véhicule les stations-service en dehors de l'autoroute qui vont vous permettre de faire des économies substantielles de carburant. Il peut y avoir jusqu'à 30 centimes d'écart entre le prix sur l'autoroute et le prix en dehors de l'autoroute. Donc, si vous mettez 60-65 litres de carburant, euh, franchement, le, le, le petit détour... Que, Alors que vous, avez des sites, vous avez des ah. sites, vous avez carbu.com, c'est anciennement carbeo.com mm -hmm. qui vous propose ça, c'est-à-dire vous lui mettez votre itinéraire et il va vous indiquer à quels endroits vous avez les stations-service avec les prix les plus intéressants. En plus, il y a une application qui est disponible aujourd'hui sur smartphone, donc vous Vous pouvez très bien l'avoir avec vous dans votre véhicule et à un moment donné, si vous avez besoin de faire le plein, ça va vous rechercher la station service la moins chère autour de vous. Donc c'est des économies substantielles. Il y a des petits trucs aussi. Mm -hmm. Par exemple, si vous faites un Paris-Nice, euh, ça peut être intéressant à certains endroits de sortir de l'autoroute, faire le plein et re-rentrer. Et au final, quand vous additionnerez le coût des péages, ça vous coûtera moins cher que si vous aviez fait le trajet d'une seule traite. Donc ça aussi, il y a des sites qui permettent de faire ces économies-là. Surtout si on fait trajet, plusieurs centaines de kilomètres. Plus on a un trajet long, plus, plus c'est intéressant, là, et, évidemment. Évidemment, si vous faites le tour du périphérique, ça n'a pas grand intérêt. <rire> Mais si vous faites typiquement voilà, Paris, <rire> la Côte d'Azur, ce qui va être, à mon avis, le le, le, le top des, des voyages ouais, pendant ce week-end, je pense que la, la, la plus grande part entre ça et puis la Côte Atlantique, de toute façon, on va dire, je pense qu'il y a assez peu de gens qui vont en vacances dans le nord de la France en partant du sud. C'est clair Donc une fois qu'on a planifié tout ça, qu'est-ce qu'on fait Une fois qu'on a planifié, on s'occupe, on retrouve de... les clés de la voiture. Ouais, Parce que parfois, on ne sait pas où elles sont. Alors ça on ne doit pas béton. gonfler les pneus aussi. <rire> Ah! ah. C'est quand même, ah non, un, y Yasmina c'est une spécialiste. Incroyable. Pas du tout. Mais, mais vous, justement. vous, êtes habitué, François, mais par contre, Yasmina, je la cuisine jamais, donc on va oui, lui poser oui. la question. Alors, oh là, là, j'ai pas de voiture, moi. Hein. Ah, vous y pas je de voiture? Un, je prends le train, je prends l'avion. Alors, bon, mais dans l'avion. il y faut vérifier la pression des pneus par <rire> là. Moi, partir, personnellement, non, mais. Vous savez que quand même, il y a une voiture sur quatre qui roule avec des pneus sous-gonflés. Alors, dans. Pendant l'année, qu'est-ce que ça a comme inconvénient Ça a comme inconvénient d'accélérer l'usure des pneumatiques et d'augmenter la consommation de carburant. Bon, déjà, c'est n'est pas terrible. Mmh. Et puis, vous êtes moins en sécurité en cas de pluie parce que ça augmente les risques d'aquaplanning. Voilà, il y a ça. Mais quand vous partez en vacances avec les grosses chaleurs, avec une voiture chargée en général, quand on part en vacances, c'est vrai qu'on emmène sa maison de plus en plus. Euh, surtout quand on a un monospace, on charge jusque au maximum <rire> c'est à dire que à la limite on met presque la, la niche du chien dans la voiture donc on va avoir une voiture qui est extrêmement chargée il va faire chaud on va rouler si possible à 130 km/h sur autoroute pour aller le plus vite possible oui. Enfin, regardez les panneaux quand même et, hein, parce que là, parfois on peut pas aller à 130 oui bah des fois c'est 110 des ouais. fois c'est 90 des fois c'est même 70 bah sur oui, certaines oui, portions de donc il faut faire attention à ça donc vous allez mettre vos pneus à rude épreuve et si vous avez un sous gonflage de 200 grammes, ce qui peut pas pas paraître très important. Par exemple, la préconisation pour un véhicule chargé, c'est 2 kg 2, kilos et vous partez avec 2 kg. Ce qui risque de se passer quand votre pneu va s'échauffer, c'est un éclatement. Et sur autoroute, c'est une des causes principales d'accidents pendant les départs en vacances. C'est pas anodin du tout, du tout. Donc bien vérifier la pression des pneumatiques avant de partir. Le petit truc, c'est que vous mettez, en général, vous avez un petit dessin. Alors il y a même pas besoin de savoir lire. François pourra comprendre un petit dessin avec un bonhomme de dessiner. Merci Jean-Luc, c'est très sympa. Et, et j'apprécie <rire> toujours voilà, ce genre avec de avec la pression <rire> indiquée. Ça veut dire, ça veut dire pression avec juste le conducteur. Ensuite des, des petits bonhommes et puis des petits enfants et des valises dessinées. Ça veut dire voiture chargée. Et là, en général, vous avez une pression qui est supérieure de 100 ou 200 grammes. Je vous conseille mettre de même même. Qu'est-ce ouais, oui. ça... ouais, ouais. Qu que mais ça là, va être demain même pas même. Imaginer. Je vous conseille même de mettre 100 grammes de plus. C'est pas grave ouais. d'avoir. Un petit peu de pression en plus dans les pneus. Comme ça comme vous Bouchez, quoi. Des finalement, économie carburant. C'est pas grave. Je vous le mets. Il y en a un peu plus. Je vous le y mets quand même. Plus. Voilà. -y. Je, je vous fais plaisir. Je vous le mets quand même. C'est ça. C'est voilà. un peu ça. Hein. Donc c'est comme pour la côte de bœuf. 100 grammes de plus, c'est moins grave que moins 100 grammes de moins. De... On est d'accord là sur le concept. Je ne sais pas si en parlant de côte de bœuf, ça va plaire à Christian Aikia Si. Très bien. Bon, ça va la côte très, de bœuf. Très bien. Oui, très bien. 100 grammes de plus. Euh, mon cher Christian. Vous êtes là pour nous prodiguer là aussi un maximum de conseils pour euh, ces vacances, pour le trajet hein, qui ne fait que débuter. Jean-Luc, il y a votre téléphone qui sonne là, mais c'est pas grave, ça va être votre maman, on vous lui faire un gros bisou. <rire> Christian, on a eu les conseils de, de, de Jean-Luc à l'instant, en matière de... Maintenant et j'ai de... pas fini, hein <rire> C'est que, que et le début arriver. Qu qu que, quelles sont les, les, les choses à vérifier et à quoi faut-il faire attention véritablement quand on prend la route comme ça des heures et des heures Afin de faire la transition avec Jean-Luc, une chose essentielle, c'est partir, reposer, détendu... En, en, en, communion avec la famille, et où. Ça, c'est pas gagné, parce que bah, Oui, ça crie un peu oui mais c'est important d'intégrer la, la paix. C'est de la, en la Et puis, ce qui signifie, nous sommes, il est 14 heures, vous prévoyez de partir à 20 h 16 h 17 h faites une sieste, détendez-vous. Et, et il est très important vraiment de comprendre qu'il ne s'agit pas de commencer à grignoter à toute heure jusqu'au départ. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément. Pas chips, vous, donc. Un paquet de chips, 100 grammes de chips, c'est 10 km de footing pour les pour les éliminer. Comment ça Alors vous faites 10 km un de footing. Un paquet chips, 10 10 de, de chips, 10 km de, km de footing. Non, vous ah exagérez. J'exagère ah, ai pas. Vrai, Regardez sur internet au niveau où il y a la, la science et bien concrètement c'est un paquet de chips 10 km Je, je, je heure, passe je passe le chemin de la question. Donc on peut pour partir en vacances à pied si on a décidé de manger des chips. chips. <rire> voilà c'est ça. Il est important aussi euh, d'intégrer un autre point. C'est dans la voiture. Et je parle sous l'égide de Jean de Monsieur Jean luc Jean-Luc Jean ici présent. Concrètement, Jean-Luc oui. Moreau. Dans la voiture, chacun doit avoir une place détendue, la place pour les jambes, la place pour pouvoir se détendre, pour être bien. Les enfants, mmh. s'ils ont de la place, ne vont pas gémir au bout de trois minutes. À quatre dans une à l'arrière, c'est pas on va, Et pas. on va préciser qu'on se détend, mais on fait pas n'importe quoi. Et les pieds sur le tableau de bord. Oh là là. Pour se relaxer, surtout pas. Très parce mauvais que pour un... le dos, d'une part. Ouais. Mais en cas d'accident, si l'airbag se déploie, c'est encore plus mauvais pour le dos parce qu'on oui. finit en fauteuil roulant. C'est mauvais Donc, pour les jambes, surtout la place d'une part d'autre part en musique si possible la musique est un canalisateur remarquable oui. et ça c'est un point important bien sûr c'est aussi c'est bien christian Là aussi Surtout, je vais, on, je... peut, on peut chanter, non? Oui, euh, oui. Enfin, là, je suis pas persuadé qu'on qu fasse un maximum d'audience, <rire> enfin bon. mais Quand je parle de musique, c'est pour les enfants derrière ah oui, qui voilà, concrètement sont en détente. Ça Le conducteur pattes, extrêmement est ça, vigilant, extrêmement vigilant à écouter ce qui se passe sur la route. Et puis, évidemment, je, je pense au conducteur. C'est qu'un arrêt, toutes les deux heures, c'est pas du luxe. Même si au bout de deux heures, les deux premières heures, on est très en forme, ouais. et eh bien, s'arrêter, ça permet de durer plus longtemps. Ça, c'est un élément très, très important. Et on s'arrête dit... combien de temps? 20 minutes. 20 minutes? 15, 20 minutes. Et, et là, l'arrêt, Pipi est un arrêt fondamental, parce que un conducteur pourquoi, qui a une vessie pleine, pleine jusqu'au foie, eh bien concrètement, ça, ça crée de véritables problèmes. Ah bah ça, ça, ça, ça <rire> je vous le confirme, c'est pas bien. Et puis en cas d'accident, c'est pas terrible non plus. Oui. Alors, alors, juste Jean-Luc, ah, un truc tout Jean-Luc, juste un truc important. Si on a, alors on, on parlait d'une envie de faire pipi, excusez-moi, mais on parle de ça, mais c'est la vie Ah, C'est la, que... la nature surtout. Ouais. C'est la nature. Et s'il manque de l'eau dans on le On peut pas s'arrêter sur la bande d'urgence pour faire pipi. <rire> ah ah non, on n'a pas, ah pas le droit. on est verbalisable. on si si le... voit des voitures. Ah, sur la si bande Même si le petit dernier en a sens. envie de envie de faire pipi ou de vomir, euh, je suis désolé, prévoyez un sac dans la voiture. Je... Mais vous n'avez pas le droit de vous arrêter ni pour téléphoner, ni pour faire pipi, ni pour faire vomir le petit dernier sur la bande d'urgence. J'ai écouté une émission de Jean-Luc Moreau il y a quelques mois ou quelques temps où effectivement la survie sur une banque d'arrêt d'urgence est, est extrêmement limité. On dit 20 minutes, mais en fait, il n'y a pas de vraies statistiques sur ça. Mais il faut savoir que plus il y a de trafic, plus c'est dangereux, dangereux. Bien évidemment, bien sûr. Et si, si c'est la nuit, encore plus. Avec Alors, poids lourd en plus. Ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, mais on va prendre l'exemple de quelqu'un encore une fois que je connais, mais on va pas le citer. Il s'appelle François S. Euh... Qui, qui de temps en temps ne vérifie pas le niveau d'huile dans son véhicule avant de faire de grands trajets. Comment vous savez ça Et m'appelle au téléphone le samedi en me disant j'ai un truc Qui s'allume au tableau de bord Voilà. voilà là, si vous voulez. Comme, bon. Comment je fais Donc bien vérifier. Alors François, vous allez expliquer comment on fait maintenant, parce que le, le mieux, c'est de se mettre dans la peau des ah, gens je, qui font fait, le trajet. Alors, donc vous vérifiez déjà... le niveau d'huile. Déjà on ouvre le capot. Attends, attendez, attendez, attendez. Juste une chose. Il est 14h24 et vous vous posez la question comment vérifier le niveau d'huile de votre voiture avant de partir Eh bien, on va tout vous dire et je vais vous expliquer tout ça parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps et, et Jean-Luc, vous pourrez me corriger si j'ai des bêtises. Oui, bêtise. bah oui bah avec plaisir. Sinon, avec on quoi. peut aussi donner le numéro de téléphone de Jean-Luc et à chaque fois qu'on a un problème de niveau d'huile, voilà, on l'appelle. On l'appelle, exactement. C'est mieux, vous non aurez Alors, c'est cette... 06. <rire> on revient dans un instant. <rire> euh, nous aurons Christophe aussi qui est parti très tôt de Paris aujourd'hui et il va à Bayonne, mais il n'est toujours pas arrivé. Il sera sur la route et on va le retrouver dans un instant. Et je vous rappelle que, évidemment, à tout moment, pendant ces 30 heures de direct, vous allez pouvoir nous appeler pour nous dire où vous êtes, si vous êtes sur la route, si vous êtes déjà arrivé en vacances, si vous partez de vacances pour rentrer à la maison, parce que vous êtes juilletiste, on pense aussi à vous. Le 32 16, ou bien Twitter, qui marche très fort, parce que euh, il faut savoir que chaque année, quand euh, le Grand Rush euh, est diffusé, on a énormément de tweets, on fait partie, en fait, des tweets les plus cités sur Twitter France. Ah oui, bien sûr. Donc, hashtag GrandRushRNC. Hashtag Grand Rush RMC Et vous nous laissez un petit message, on est connecté On voit vos messages, on vous fait des petits coucous Vous pouvez nous envoyer des photos, c'est très sympa euh, 14h25, le Grand Rush revient dans un instant A tout de suite RMC le Grand Rush, 30h non-stop L'essence même du Grand Rush est là, les amis Euh, c'est évidemment un point trafic régulièrement et c'est avec Jean-Baptiste Berges. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour François, bonjour à tous. Alors demain samedi la journée est classée noire, mais déjà ce vendredi, vous n'êtes pas seul sur la route. Surtout dans le sens des départs, ça coince déjà. Et c'est vrai que le périphérique parisien roule bien, mais plus au sud de la capitale, sur l'Assise, dans le sens Paris-Lyon, ça coince déjà, notamment au niveau d'Evry. Ça commence également à se bousculer à proximité des aéroports, surtout celui d'Orly, dans le sens Port d'Orléans, Orly sur 6 A. Vous allez devoir faire preuve de patience et surtout euh, prévoyer de, de partir assez tôt. Hein si vous avez un vol à attraper. Ailleurs vous roulez plutôt bien sauf autour de Bordeaux c'est déjà difficile pour rejoindre la rocade bordelaise, euh, surtout sur la 10 dans le sens Paris-Bordeaux. Vous roulez à peine à 20 km heure sur un tronçon de 10 km et c'est compliqué aussi, aussi au sud de la ville sur la 63 direction Bayonne-Bordeaux à cause d'un accident qui nous a été signalé par la communauté Coyote. Dans le sud-est, ralentissement sur la 7 entre Marseille et Lyon juste avant Valence et sur la 8 dans le sens Nice-Coudou juste après Aix-en-Provence, vous roulez en accordéon. Prudence, à vous arrêter au moins toutes les deux heures hein, sur l'une des nombreuses aires d'autoroute, surtout que ce week-end de nombreuses animations vous sont proposées et on vous tiendra informé évidemment pendant ces 30 heures de direct sur RMC RMC, ce week-end le championnat du monde de Formule 1 est à Hockenheim pour le Grand Prix d'Allemagne Demain à 14h, les qualifs et dimanche dès 14h le Grand Prix, RMC diffuseur du championnat du monde de Formule 1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 Ça roule même Jeu avec obligation d'achat du 17 juin au 31 août 2016. Toutes les modalités sur carburant.so.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. So. Et si vous deveniez pays d'ocologue Pour bien déguster un vin, buvez-le avec le nez. Bon, bien entendu, il s'agit simplement de sentir le vin avant de le mettre en bouche. C'est très important, car cela permet d'identifier tout de suite ses arômes et de préparer la bouche à bien l'apprécier. Pour assurer le niveau de sa qualité, chaque cuvée Pays-Doc est dégustée. Parce qu'une IGP Pays-Doc, ça se mérite. Vous pouvez donc acheter votre Pays-Doc les yeux fermés. Pays-Doc, indication géographique protégée. Un signe officiel de qualité à retrouver sur les bouteilles. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. En ce moment chez But, numéro 1 du conseil en litrie, jusqu'à moins 40% sur une sélection de grandes marques. But, c'est nous. Études Action Plus 2016, voir conditions magasin.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 L'énergie notre avenir, économisons-la. RMC, avec ceux qui font bouger la France. Attention, dernier jour pour vous inscrire à la 7e édition des trophées PME Bougeons-Nous. À la clé, 100 000 euros d'espace publicitaire sur RMC pour les 6 PME lauréates. Votre entreprise se bouge, bouscule les règles, tente des choses, plus de temps à perdre. Inscrivez-vous dès maintenant parmi les six catégories sur rmc.fr. Ensemble, bougeons-nous RMC, le Grand Rush, François Sorel, Yasmina Bendekaï. L'hymne de l'Euro 2016 que vous avez suivi sur RMC, forcément. Oh là là là là. Quand même. C'était génial. C'est bien. Ah ouais. Ah ouais. Et bravo encore au Portugal, hein, qui était... Excellent, oui. c'est vrai, oui, oui, oui, il faut oui. être bon oui. perdant Excellent et n'exagère pas quand même oui. Ils sont bien débrouillés. Ils, ils ont gagné en tout cas Merveilleuse est une transition pour parler puisque si vous partez au Portugal oui. le y a, y a plein y d'huile d'olive et on <rire> était justement <rire> Bravo, genre, De une dans la vérification quoi. du niveau d'huile Alors Je vous rappelle <rire> que vous êtes en plein Grand Rush RMC pour tous ceux qui ne comprennent qu pas pourquoi on parle d'huile d'olive à 14h31 sur RMC ce vendredi Le Grand Rush, une émission exceptionnelle durant ce chassé-croisé entre juilletiste et haussien, nous sommes là à Avec vous pendant 30 heures Sur RMC, exclusivement sur RMC Donc jusqu'à demain 20h Pour vous accompagner sur la route des vacances Avec Yasmina Benbekaï, Christian Reckia, Jean-Luc Moreau Notre spécialiste auto Vos témoignages, Christophe dans un instant Nous aurons aussi Damien Alors Damien c'est un truc de dingue Il part en Russie dans la nuit En ah oui, voiture En voiture jusqu'en Russie Attendez, franchement, c'est encore mieux que le Portugal hein. Et après, il revient, dès qu'il arrive, il revient. À quel endroit en Russie bah, on, va, on va lui poser la question, on va la vrai, voir dans un instant. Bon, c'est génial vrai que la, la Russie, c'est quand même euh, relativement grand. S'il ah. va à la frontière avec l'Europe. Ouais C'est encore gérable. Oui, mais oui, si oui. il va de l'autre côté, ça euh, fait très très loin. Euh, je pense que ouais, ouais. je pense qu'il faudra que le grand Rush dure toute l'année si, si on veut avoir le récit euh, de son voyage. On hein. va lui poser la question. Enfin, cela dit, il va falloir que je révise un petit peu la carte de Russie ah, parce attendez, on que va je, la sortir. je la maîtrise pas trop. Mmh. Yasmine, je oui, compte sur on, vous. On... Yasmine, qui est un peu ma secrétaire. <rire> Yakovlev Paljuski. Ah oui oui, je parle russe C'est vrai. Très bien. Je pensais que j'ai l'impression que vous aviez un Yuski Je me suis dit. Pas compris. Vladivostok. Vladivostok. Vladivostok aussi, Euh, alors oui on, on expliquait comment il fallait moi ouais, je parle sans... russe aussi Nazrovia euh, il fallait ah, vérifier oui. attendez les amis -y bon. deux, deux secondes ah, oui. vous nous expliquiez aussi enfin tout à l'heure vous me demandiez comment on vérifiait comment on le niveau d'huile dans la, niveau la voiture c'est essentiel tout bête, mais il faut le faire bah, avant partir c'est tout bête euh, non c'est pas tout bête c'est pas tout bête il faut déjà savoir comment on fait alors oui. maintenant que vous êtes un pro ouais, alors, de la euh, vérification euh, du niveau d'huile expliquez-nous François bon déjà il faut trouver le moteur non déjà il faut trouver le petit clapet pour ouvrir le capot ouais Ça, attendez. Vous, pour vous, c'est facile. Mais je dois vous avouer que la dernière fois, j'ai quand même passé une petite minute à, se, à trouver le bitonio, oh, la le... Ah oui? Euh, parfois, c'est plus, ça peut être plus long. Ah, oui, et, puis, et puis, donc vous vous, vous ouvrez le bitonio. Ouais, et puis imaginez une blonde avec une Porsche Boxster qui ouvre le capot avant, qui se dit ah le moteur est pas là, il doit être derrière, qui ouvre le capot arrière, il y a rien non plus et qui se dit bah ça marche pas parce qu'on m'a piqué le moteur. Ah oui, la pauvre. Voilà. Donc, avant, il y a là qu'on vous appelle. C'est ça. <rire> c'est ça. Donc on donc, ouvre, on ouvre, on ouvre le capot et là vous vous retrouvez avec une espèce de truc incompréhensible. Ça s'appelle un des Partout, Christian. Je sais pas si vous êtes un en fait, mécano garagiste. Je, je suis entièrement d'accord. <rire> je suis aussi fin et nul que vous. Autant en plomberie humaine, Alors, on vous, vous y ça. connaissez. Ça va, ça va. Oui, ça va. Oui, ah, les, les, le cœur, les tuyaux, tout ça, vous savez. C'est pour ça que je me posais la question pourquoi blonde d'ailleurs <rire> Donc on ouvre. <rire> on ouvre, on se retrouve avec le moteur. Et puis euh, on a des petits. Comment on appelle ça Des petits. On a machins. une jauge. Une jauge. Une jauge. Alors, elle, Attention, elle il y en a, a plusieurs. Ça existe on toujours. Coup. On a toujours une jauge sur toutes les voitures du monde, sauf si vous roulez avec une voiture électrique. Auquel cas, la jauge, vous oui. allez pouvoir la chercher un petit moment. Mais autrement, il y a une jauge. En général. Le sommet de la jauge est peint en rouge, enfin et en, et en plastique rouge ou en jaune. D'accord. Donc ce qui permet hmm. de la repérer assez facilement. Donc Alors, là vous tirez la jauge. Vous tirez la jauge. Et là vous avez un long truc qui sort. Ouais, D'accord. Exactement. Là vous prenez un Kleenex ou un mouchoir. Un, un, un, un, un, un, un, un, un mouchoir. Un mouchoir. Okay. Excusez-moi. Mais bon pas je... un mouchoir en coton parce voilà. que là, après, il est cuit. Un pantalon du gendarme qui est à côté de vous. Qui est voilà. voilà. Vous essuyez le bout de la jauge. Vous replongez la jauge au fond. On va préciser qu'on a attendu quand même. 3-4 minutes, ah oui, une vrai. fois que le moteur est coupé. Voilà, pour que évidemment, on la fait pression pas ça, de l'huile baisse. On ne fait pas ça quand le moteur tourne. <rire> ça paraît évident, mais il faut le préciser. Mais il faut attendre en plus vrai. que l'huile redescende dans le bas moteur oui, pour oui. vérifier que le niveau est bon. Donc on attend un petit il peu. Il ne faut pas plus de 3-4 minutes Non, parce que mmh. votre moteur va être chaud, donc l'huile est très liquide. Donc elle va redescendre relativement rapidement. Donc par contre, si vous faites ça moteur froid, bien évidemment, vous n'avez pas besoin de, mmh. d'attendre trois, 4 minutes. Est-ce est -ce que c'est est -ce dangereux au bout du doigt quand on a un chiffon ou un papier? est -ce que c'est chaud? Alors, vous, lui, la température d'huile peut monter à des, à jusqu'à plus de 150 degrés. Donc, euh, si franchement votre voiture a roulé pendant longtemps, vous étiez en plein soleil, vous amusez pas à toucher le bout de la jauge, c'est brûlant. C'est sûr. Donc vous vérifiez que le niveau, alors là, il y a deux repères. Il y en a un où il y a écrit mini et l'autre où il y a écrit maxi. Alors en général, ça fait une petite pointe au bout. Oui, c'est ça. Hein oh, pas on toutes... une petite flèche. Pas, pas toutes les jours. Mais, les jauges. mais, mais on la ça. Un, un mini et un maxi. D'accord. Donc il n'y a il pas, faut pas besoin. faut qu'on soit au milieu. C'est ça. Exactement, il n'y a pas besoin. Si on est en dessous du, du mini, ce n'est pas bon. Et si on est au-dessus du maxi, c'est pas, bon bon. pas bon non plus, principalement pour un véhicule diesel. Oui. C'est à dire que quand vous allez remettre de l'huile, si par exemple il manque un peu d'huile dans votre voiture, déjà, faut la bonne huile adaptée. Alors vous allez rentrer dans, ou dans un centre auto mm. ou la station service d'autoroute, là vous allez peut-être trouver quelqu'un qui pourra vous aider, mais on ne on met pas n'importe quelle huile. On parlait de l'huile d'olive tout à l'heure. À éviter bon. impérativement. C'est oui. peut-être bon pour la santé, mais c'est pas bon pour la santé. Bah, des les oméga moteurs. 3 dans le moteur, ça sert non, à rien. Sert à on, rien. Est on, hein est on est d'accord. On est d'accord. Donc vous mettez. L'huile, alors je vous conseille de le faire petit à petit, c'est-à-dire vous mettez par petite quantité, vous revérifiez le niveau. Parce que si vous êtes au-dessus du niveau maxi avec un diesel, bon. le moteur, le diesel, il adore manger de l'huile, mm -hmm. puisque le gasoil, en, en propriété, pas très très loin. Donc si vous avez un niveau au-dessus, mm -hmm. le moteur va absorber sa propre huile. J'adore, Yasmina prend des notes. Hein, depuis tout, tout à l'heure, elle n'arrête pas. Elle prend des notes. C'est-à-dire que je, vous m'avez perdu, là, hein, Et ce moteur risque de s'emballer en mangeant son, sa propre ah oui, huile. Parce si qu'il est, est très gourmand, voilà. le moteur. À partir du moment où il se dit il y a du bon miam, mais, et même si vous coupez le contact, ça oui. que continue à est tourner. Est-ce que ça peut casser le moteur Ça va casser le moteur. Ah, S'il s'emballe, ça va casser le moteur. Parce bon, que vous coupez le suite, contact tout, tout et il continuera à être prend. alimenté. Puisque... Non, il n'est pas alimenté au carburant, il est alimenté par sa propre huile. Ouais. Donc il ne s'arrête pas. Il faut demander à Christophe. Hein. On va demander à Christophe s'il ouais. a vérifié son niveau d'huile avant de partir. Bonjour Christophe Bonjour, Bonjour. Comment ça va Bonjour Christophe, Christophe. Écoutez, ça va très bien. Le soleil est au rendez-vous. Il fait très beau, il fait très chaud. La température extérieure, elle est 30 de 31 degrés. Vous, Vous êtes où Christophe Vous êtes où Là, je suis sur l'autoroute a 33 en direction de Bayonne. Et je suis parti de Paris ce matin, il était 6h50, ça va, ça s'est bien passé, il n'y a pas trop de monde, on est sorti de Paris, c'était pénard. D'accord, et vous avez euh, vérifié votre niveau d'huile, Christophe, on est bien d'accord Oui, ah. j'ai vérifié vous mon niveau, niveau d'huile. Vous avez gonflé et vos surtout, pneus Oui, et surtout quelque chose de très important pour ah. le niveau d'huile, il faut toujours le vérifier à plat. La voiture, il ne faut pas qu'elle soit en plein délai. C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, ah, oui, mais il si oui, vaut plein. mieux être à plat, oui, effectivement. À dire, <rire> ah, en, à ouais. euh, en position horizontale. En position horizontal. les pneus mais à plat. Ah, là, hein, Yasmina, pas. Pas. parce que je voyais Vous crevez vos pneus, ah, ensuite vous vérifiez Et après vous les regonflez. C'est ça. C'est pratique. Vous vous êtes arrêté combien de fois depuis ce matin Eh bien, comme j'ai entendu avec mon fils, je me suis arrêté une fois. La première fois, c'était à tour. Environ toutes les deux heures, on s'arrête pour faire une petite pause. Histoire de détendre les jambes, d'aller aux toilettes, des choses comme ça. Votre fils a plus de 18 ans Oui, bien sûr. Sinon, il n'aura pas le droit de conduire, je pense. <rire> après, il vaut mieux, il vaut mieux. Et puis, il a son permis accessoirement. Oui, bien sûr. tout va bien. Et vous arrivez dans combien de temps sur votre lieu de vacances, Christophe Alors, normalement, le GPS nous dit qu'on devrait arriver vers 15h20 à Bayonne. Oula Mais attendez, c'est bientôt, mais vous êtes bientôt arrivé, là, Christophe. Bientôt les pieds dans l'autre, bien. Christophe, vous savez quoi Voilà, terminez tranquillement votre trajet, installez-vous et vous nous rappelez dans la soirée pour nous dire comment ça va, si l'eau est bonne, etc. D'accord. Ah, super. Avec une petite tranche de jambon de Bayonne. Voilà, et ah oui. les fêtes aussi surtout, tous. On y va pour ça, ah ce soir. Ah donc. les fêtes. Ah oui, faites attention ah oui. avec les fêtes, parce que Christian va vous dire « Attention, pas beaucoup d'alcool, patati patata !» Non, on va lui couper non, non. le micro. Avec ah, pas, modération. <rire> avec modération, bien <rire> sûr, Christophe. Évidemment, voilà. on va pas prendre la route, mais on aura l'occasion d'en reparler. Merci Christophe, à tout à l'heure. Bonne euh, fin de trajet, donc. À ce soir. À et ce soir. Pour et puis, attendez, je pense qu'on peut applaudir Christophe. Parce que c'est le premier auditeur du Grand Rush. Eh oui Bravo Christophe Le premier auditeur du Grand Rush. Et, oui. ah oui, Et, Et s'il nous appelait demain soir à 20h Et Yasmina, offrez offre un cadeau <rire> à Christophe, oui, oui, oui. il a l'air sympa. je vous tends le planning comme ah. ça Non, mais allez-y, allez-y. Vous, vous, vous, vous, avez... vous êtes ma secrétaire de luxe oui. aujourd'hui. Je ne suis pas du tout secrétaire enfin. Non Non, mais comment dire Ma, ma, enfin. ma mon, mon, mon Comment dirais-je mon, droit. Droit, mon bras droit de cadeau. Oui, oui, très bien. Je suis d'accord. Christophe, est-ce que vous avez suivi l'euro sur RMC Oui. Ah Eh bien, je vous offre un pack foot. Dedans, il y a une enceinte une JBL, un ballon de football, un polo de l'équipe de France de football. Est-ce que ça vous va Ah, c'est super. Eh bien, ah, voilà, Christophe. Génial. Eh bien, voilà. Un auditeur heureux ici. Tout comme Christophe, vous voulez remporter des cadeaux. Il suffit de nous appeler au 3216. 3216. Ou bien, on a le mail aussi. C'est grandroche.rmc.fr. Oh, Allez bien, on a Twitter allô, aussi. <rire> Grandroche. <rire> je vous appelle pour, pour, pour, pour témoigner. Voilà, Rush non, à on, à va va on va faire un petit détour du côté des aéroports maintenant Et plus particulièrement de Roissy avec Romain Cluzel qui est là Bonjour Romain Bonjour François, bonjour à tous Bonjour Romain Romain est à Roissy, malheureusement il n'a pas encore passé le check sécurité Parce qu'il ne va non. pas partir, et non, c'est ça Et non, malheureusement je vais pas au soleil Et oui, mais euh, en revanche vous allez nous tenir un petit peu au courant Qu'est-ce qui se passe là à Roissy J'imagine et... que ça doit être quand même assez bondé Exactement, il y a déjà beaucoup de monde ici à Roissy, moi je suis dans le hall de dans un des halls de départ du terminal 2 de l'aéroport, il y a beaucoup de passages hein. il y a des gens qui regardent l'écran d'information pour regarder où est leur vol, où est-ce qu'ils vont embarquer et donc parfois c'est un peu difficile de se frayer un chemin au milieu des caddies, des bagages il y a beaucoup de gens qui ont pris de l'avance pour venir, j'ai croisé tout à l'heure un couple qui venait de Rouen, de Normandie ils prennent un avion pour Séoul à 21h, ils sont déjà ici ils sont déjà à Roissy pour ah oui. prendre Leur avion, ouais, exactement. Ouais. Donc Ils, ils vont avoir pas, ils, vaut, de... ils sont pas en retard, là, ils ont le temps. Ah hein. non, là, ils vont avoir quelques heures d'attente, exactement. Mais bon, ils vont avoir le temps de et... prendre leur passeport, leur, leur billet, de passer euh, l'enregistrement et d'enregistrer de, leur bagages. Et puis après, d'attendre tranquillement l'embarquement euh, pour Séoul, pour euh, la Corée du Sud. Romain, rappelons quand même que en plus, en ces périodes où la sécurité est à son maximum, euh, il vaut mieux partir vraiment large. C'est-à-dire que et arriver, il y a et arriver... De, de... Au moins 3-4 heures avant oh là le, là, là, le, le, le décollage de votre 3, avion. Exactement. Oui, Surtout attendez. que là, on est sur les, le hall de départ des vols internationaux. Donc, il y a une sécurité qui est encore renforcée. Bien sûr, et on voit là des, des grandes lignes d'attente devant les, les embarquements, les, les enregistrements des bagages. Et puis, bien sûr, juste après le, le, le poste de sécurité. Chose importante aussi, si vous prenez maintenant des vols intérieurs. Des vols intérieurs. Il vous faut une pièce d'identité. Parce que Tout pendant fait, un moment, ouais, on n'en avait plus besoin. Il suffisait de montrer son billet, en fait, pour pouvoir ah oui. embarquer. Et eh bien maintenant, on vous demande une pièce d'identité. Faites attention, donc toujours carte d'identité, permis de conduire ou passeport. Exactement. Voilà. Sauf si vous êtes sur certains vols Air France où là, vous n'avez pas besoin de pièce d'identité puisqu'ils sont vous annulés. ne pas. Voilà, c'est ça. Oh, <rire> ah, oui, non, mais c'est vrai. Est-ce que vous ressentez le, les effets de la grève, Damien, là, à Roissy Alors, chez en fait... Air France euh... Il y, a, il y a quelques, euh, on va dire qu'il y a eu quelques vols qui ont été annulés en fait euh, ce matin, mais c'est des vols qui, étaient, qui ont, on a anticipé ces annulations. Donc il y a eu seulement un seul vol euh, long courrier vers Delhi, vers l'Inde, qui a été annulé un peu à la dernière minute. Sinon, 80% des vols sont assurés ici euh, à Roissy et euh, la grande majorité des voyageurs euh, vont tranquillement vers, euh, vers l'enregistrement. Euh, ça se passe plutôt bien pour eux. Voilà. Vous restez avec nous voilà jusqu'à ce... la ah bah fin Oui, bien. moi je suis là jusqu'à 23h. Super. Alors Je suis sur le site d'Air France là, euh... qui nous dit que pour le 29 juillet, il prévoit d'assurer plus de 90% des vols long courriers Donc à Roissy, Exactement. ça va à peu près. Ouais. 80... 85% des vols domestiques et plus de 75% voilà. des vols moyen courriers Donc ça fait quand même 25% d'avions qui ne décollent pas. C'est quand même beaucoup. Ça, c'est une prévision, Après, on va oui. dire. Euh, oui. Nous, alors il prévoit bien sûr. Bien. Oui, oui, oui, c'est ça. Et pour le 30 juillet, euh, on sera à 90% aussi, avec 80% des voix C'est de Les mêmes Messie. prévisions de entre hier, aujourd'hui aujourd et, et demain. Exactement. Exactement. Voilà. Exactement. De toute façon, on vous retrouve régulièrement. Merci beaucoup, Romain. À tout à l'heure, Romain. Mais merci à vous. À tout à l'heure. 14h43 sur RMC. Je vous parlais tout à l'heure de Damien, qui lui va en Russie, mais il n'est pas à Roissy pour aller en Russie. <rire> non, non, non. <rire> il est dans sa voiture. Il est avec nous. Quelle drôle d'idée. Bonjour Damien. Bonjour François, bonjour les auditeurs du Grand Roche, bonjour à tous. Bonjour Salut Damien. Alors déjà, euh, Damien, est-ce que vous parlez russe? Yagavary Parouski. Ah Yagavary ah, oui, y si euh, y pa Parouski, ça veut dire je parle russe? Voilà, je parle russe. Tigavaryj ah, Parouski, tu parles y russe? Tigavaryj Parouski. Oui, voilà, d'accord. On aurait et, besoin ouais, d'une petite, d'une ce Cela on dit, vu la sens. durée <rire> du, du trajet, on a le temps d'apprendre le ah, oui, oui, oui, russe. Vous partez où? Vous partez où? Alors exactement, en fait, je pars même au Kazakhstan. Au euh, Kazakhstan, ah, attendez, la attendez, frontière. attendez parce Google que, Maps on a, on... va être notre sauveur, <rire> on là, les mis amis, c'est tout près du Tadjikistan <rire> Non, non, mais je pars, je pars vraiment à la frontière du Kazakhstan, euh, entre la Russie et le Kazakhstan, c'est Ganyushino, une petite ville qui est située à la frontière, à côté d'Astrakhan, qui est une très grande ville en Russie. Ah oui, pleine de poils, là. Euh, Ah oui, c'est ça. C'est vrai, le Kazakhstan, c'est bien non, connu mais pour poils. L Astrakhan, l'Astrakhan, pardon, c'est vrai. Ah, d'accord. <rire> on a vu la référence, une belle référence. C'est plus vers le sud. Hein. Alors ouais, moi, je n'ai pas d'antisèche. C'est François qui a la carte sous le nez. Ouais. Mais, alors, bon, écoutez, il vous faut quoi Bien 24 heures, non, pour aller là-bas Plus alors, alors il m'en faut beaucoup plus, parce qu'au-delà du simple voyage en voiture, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment une découverte à ah oui. travers le voyage. On, on part pour 3 semaines. Et on prévoit déjà pour l'aller une semaine de voyage. Ah. Euh, on compte s'arrêter à Cologne, à Berlin, à Varsovie, euh, à Brest, en Biélorussie, euh, à Moscou, euh, dans la famille de ma femme. Euh, mais euh, mais attendez, Damien, excusez-moi. Moscou, ils vont redescendre après dans le sud. De toute façon, c'est la route, c'est sur la route Moscou. Mais oui, effectivement, on, on passe par Moscou, après on redescend dans le sud. De toute façon, il faut se dire que pour aller là-bas, il n'y a qu'une seule route. Hein. Il, y a, il y a une seule vraie route euh, qui, est, qui est bien faite et qui permet de descendre. Si on prend les autres routes, il n'y a pas de route. Hein. Vous connaissez les routes en Alors, Russie. Moi, je l'ai euh, fait en passant par le Turkménistan, l'Ouzbékistan, en remontant au Kazakhstan. Ah, euh, c'était assez euh, twist again ce qui était assez drôle c'est que je vous raconte ma vie mais on avait fait le plein c'est Citroën qui avait organisé un raid avec des berlingots le réservoir fait 60 litres et mm -hmm. à chaque fois qu'on faisait le plein on voulait nous facturer en quatre, entre 90 et 100 litres parce qu'il y, y a que les camions qui roulent au gasoil <rire> donc on faisait le plein dans des pompes de, de camions et il n'y avait, y avait pas de volu compteur donc c'était un petit peu à la tête du client et comme moi je parle pas russe c'était pas simple <rire> mais, mais, ah, mais, mais, mais ce sont des très belles régions, moi je connais Tachkent Oui, effectivement, oui, tout à fait. Voilà, puis moi, bon, bon, après été. Samarkand et toutes et toutes ces villes-là qui sont vraiment superbes mais qui sont un tout petit peu plus loin, c'est sur la route de la soie. Et c'est vrai que c'est merveilleux. Damien, vous êtes où, là, exactement Alors, non, pour l'instant, je suis pas encore parti. Ah, vous n'êtes pas encore parti, euh... d'accord. Vous partez quand est... On est en préparation, euh, on part ce soir euh, et puis on va faire euh, environ une semaine de voyage euh, pour aller jusqu'à notre destination. Euh, donc là, on est en, en plein préparatif. On va dire que par rapport à votre discussion d'avant, moi j'ai fait la révision complète de la voiture avant de partir. Vaut mieux. Vaut <rire> mieux quand il, vaut, même. il vaut mieux. Il vaut mieux qu'elle tienne la route. C'est quoi comme les pneus. voiture d'ailleurs grand C4 de Picasso. Bon, ça va, c'est confortable, ouais. vous avez de la place, euh, c'est plutôt bien pour oh, faire des bien. grands trajets comme ça. Par contre, j'ai la clim qui m'a lâché du coup, euh, j'aurais ah. pas de aïe. clim pour faire le voyage et, et les températures se rapprochent des 40-45 degrés là-bas. Christian, euh, et... quand il fait trop chaud dans une voiture, que doit-on faire Vous avez prévu de l'eau vous, vous portez à combien On part à 6. Oh, attendez, c'est pas grave On a l'impression de voir un film d'horreur. Il faut, il faut, oh, oh, une bon semaine monsieur, de voyage assise à va si voiture Mais regardez, mais ils sont tous heureux, possible. là. Damien est heureux comme mais tout, oui, tout vrai. va bien se passer. C'est deux verres d'eau par heure ouais. en conduite. Alors Damien, moi, je vais vous donner un truc... Deux, deux verres d'eau par heure. Je vais vous donner un truc de baroudeur africain. Est-ce que vous avez prévu des grosses chaussettes en laine Ah, bah oui, parce que, ah, alors là-bas, ils nous en donnent, à, à chaque fois qu'on y va, ils nous donnent des grosses chaussettes en laine euh, là-bas, et euh, je les ai enfin, avec oui. moi, j'en ai Plutôt une grosse chaussette en coton. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, parce que, comme ils n'ont pas la clim dans la voiture, oui. ici, ils ont des canettes à réfrigérer, ils vont les mettre dans une grosse chaussette. Oui. Ils vont mouiller la grosse chaussette, ils oui. vont la mettre à l'extérieur du véhicule, et comme vous êtes allé à l'école, François, vous savez ce que c'est que l'effet pelletier? Oui, c'est comme L'évaporation crée du froid, donc ça va rafraîchir vos canettes et c'est extrêmement efficace. Hein. Non, on parle pas de canettes, on parle d'eau. Oui, on parle. Oui, d'accord. Vos canettes de, de Perrier. Ah, très donc, bien. La ah, canette de Perrier, voilà, c'est va. De Perrier, fin fine ça. Bulle, fine fine bulle. bulle, Alors <rire> la canette de Perrier, fine bulle, si vous voulez la rafraîchir, comme la clim ne marche pas, oui. la solution c'est ça. Une et grosse chaussette. On la met dehors, euh, cinq minutes, ça suffit. Bon, évidemment, quand je dis on la met dehors, on la jette pas dehors. <rire> met... C'est la voiture qui est derrière, va non, pas non. être contente. On Attention, euh, euh, euh, Jean-Luc et Christian ont bien dit la, care... la canette euh, d'eau de, donc de Perrier, fine bulle, fin et bull, pas hein. Red Bull. Ouais. C'est pas la même. Non, attention. Hein. Bah alors c'est un super, euh, ça, ça c'est un super truc. J'avais jamais testé voilà. Maintenant je vous, vous, vous verrez, ça marche. Bon, ah, je, je, je confirme à l'armée, ça fonctionne extrêmement bien. Damien, vous restez. Euh... Alors vous... non, je vais vous laisser partir tranquillement. Mais dès que vous êtes parti, de temps en temps, essayez de, nous... Essayez de nous appeler, de nous faire un petit coucou. Oui, on, on est là paraître... y pas... demain 20 h On non, va enfin, pas rester à... là pendant une semaine. Hein. Donc on, on, on vous sera, on célébrera pas votre arrivée, mais jusqu'à demain 20 h on est là. Il n'y a pas de souci. Et, et ce que je ferais, c'est que bah, je vous ferai découvrir à chaque fois quelle étape euh, eh bien, on s'arrête. Et puis j'aurai RMC dans ma voiture malgré tout, puisque j'ai prévu un gros forfait euh, euh, Europe. Et euh, sur ma tablette, je compte. Oh, mettre RMC. Ça c'est la classe. Franchement, bravo. Pour écouter le Grand rush. Super. Merci Damien. <rire> merci pour tout. Et à très vite. On se tient pour C'est Damien. A bientôt! C'est pas C'est pas Et C'est pas se dire merci. D'accord. Et c'est Écoutez, voilà, maintenant je sais trois mots de russe que j'aurais oublié dans trois minutes. Oui. Outier, <rires> euh, 14h50, c'était RMC. C'est le grand rush. Et dans un instant, on va parler camping. C'est sympa les campings. Vous avez déjà fait vous les campings, François? Alors, une fois, oui, quand j'étais petit. <rires> J'en ai pas gardé un super bon souvenir. Mais je crois que c'était vraiment un camping, si vous voulez, premier niveau, quoi. tente quoi. Ouais, mais non. Mais puis, oui. à, puis à l'époque, c'est vrai quand on plantait une tente avec les sardines oui. dans un sol qui n'était pas forcément meuble, on n'arrivait pas à les mais enfoncer dans terrible. les cailloux. <rire> Aujourd'hui, ça, ça, ça, a bien progressé. Voilà. Puis, euh, le matériel de camping, le camping, y a camping un de luxe, et et Puis il y a du camping 4 étoiles. On en parle dans un instant avec l'un de nos partenaires, c'est VSD. Sébastien Deuzermonce sera là. On a évidemment beaucoup de partenariats avec la presse écrite. On, on aura l'occasion d'en reparler. Et on retrouve Sébastien dans un instant a tout de suite. N'oubliez pas, pas, pas. pas, RMC s'écoute aussi sur le câble et le satellite.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 Ça roule même Jeu avec obligation d'achat du 17 juin au 31 août 2016. Toutes les modalités sur carburant.so.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. SO. Et si vous deveniez pays d'ocologue Tout le monde parle de cépage. Mais qu'est-ce que c'est au juste Eh bien, le cépage, c'est la variété du raisin. Noir ou blanc, plus ou moins sucré, c'est le raisin qui détermine le type de vin. Les vins du pays d'oc sont des vins de cépage, c'est-à-dire que l'on sait quel raisin est à l'origine du vin. C'est simple. Et comme les vins du Pays d'Oc proposent 56 cépages différents, il y en a forcément pour tous les goûts. Pays d'Oc, indication géographique protégée. Un signe officiel de qualité à retrouver sur les bouteilles. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. LMC, le Grand Rush, François Sorel, Yasmina Bendekaï alors le Grand Rush est à suivre aussi sur les réseaux sociaux sur Twitter ah oui, sur Facebook absolument. avec euh, le sympathique Baptiste qui euh, prend des photos nous flash euh, Yasmina qui prend la plus oui, belle bah pose. Je... Qui... <rire> Effectivement la bien que oui. là on est frais on est bien oui, c'est le vrai. début du Grand Rush oui. on est là quand même jusqu'à demain 20h enfin surtout vous François c'est ça et donc là on est frais on peut faire des pauses on peut voilà se lever danser tout ça et demain. <rire> cest <rire> à dire que studio. demain vers 18h oui, ça va être la un photo peu moins elle sera un petit peu c'est voilà. oui, un peu moins un peu moins joli quoi. Le, le Twitter de Grand Rush, quand même. Oui. Arrobase. Grand Rush. RMC, RMC tout simplement ou alors le hashtag grand rush RMC si vous nous laissez un petit un petit tweet voilà. n'hésitez pas la page Facebook grand rush RMC et oui. puis surtout surtout si vous voulez gagner un super téléphone c'est par euh, SMS vous faites euh, RMC au 7.3216 pour un super Samsung vous savez quoi, Galaxy. François j'ai une une information qui alors c'est A3 que ouais. nous vous offrons couleur or un très beau smartphone allez-y euh, 7.3216, vous envoyez le mot RMC, RMC. pour notre auditeur précédent oui. en Russie il est illégal de conduire une voiture sale C'est import ah bon important. De non, le savoir. Ça, à l'intérieur ou à l'extérieur Qu'est-ce que ça veut dire sale <rire> C'est bon. Alors ça, sale, ça veut dire que comme on n'est pas capable de lire les plaques. Ça vous ah. paraît, ça vous, ça vous paraît un peu extrême, oui. mais c'est un pays où la majorité des routes ne sont pas goudronnées. Donc, euh, quand on roule sur une route non goudronnée et qu'il a plu, euh, en général, les plaques sont illisibles. Donc, c'est pour ça que les voitures doivent être propres. Qu'il est illégal de conduire une voiture sale. Mais il mais y a pire, ouais. hein, ça, ça va ça va faire hurler Christian à Chypre par exemple, il est interdit de boire ou de manger quoi que ce soit au volant, même de l'eau. Non mais c'est pas. Il est interdit hein, de boire de l'eau au volant. Vous pouvez à pas Chypre. boire de l'eau. Non, vous pouvez pas boire, il faut s'arrêter pour boire. Vous n'avez pas le droit de boire de l'eau en conduisant. Oh là là, mais c'est horrible ce truc-là. Ah ouais franchement, je ne ferai aucun commentaire, je risque d'être vulgaire. <rire> bon, cela dit, c'est à Chypre. Pour aller à Chypre en voiture, il y a quand même une grande partie où oui, vous êtes oui, à oui. la nage. Oui, oui, donc est déjà, c'est vrai que ça ligne, voilà ça. Cela dit, il y, y a du bon sens derrière tout ça, mais c'est un petit peu excessif, un peu excessif. Alors, j'en ai d'autres. Ah alors, attendez, attendez. On a dans sa voiture. C'est vrai que Jean-Luc est venu. Il est venu avec un dictionnaire. Il est venu avec un dictionnaire des bons conseils. C'est énorme. Donc Gardez-en un peu sous le coude Jean-Luc On revient dans un instant, vous savez quoi les amis Oui. On vient déjà de passer une heure ensemble Qu'est-ce que ça passe vite Il ne reste plus que 29 heures ouais, C'est facile 29 heures. <rire> Vous faites comme Bernard, vous faites comme Philippe euh, ouais, Sur Facebook, venez à, encourager à François du gars qui, qui tombe euh... du 30 e étage on ça, ne part pas ouais, pas on pas, En disant à tous les <rire> étages, jusque là ça va Jean-Luc, On ne à pas venez ensemble. encourager oui. François Sorel qui reste à l'antenne jusqu'à demain 30 heures. Voilà, hashtag grand rush RMC sur Twitter. à tout de suite, euh, on revient après les infos. RMC le grand rush, 30 heures non-stop. RMC, vous voulez que ça bouge Attention, dernier jour pour vous inscrire à la 7ème édition des trophées PME Bougeons-nous.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 Bah, euh, grosse alerte orange, patron, comme les gros abricots, à 2,99€ le kilo. Ah bravo, je rouge maintenant. Ah, on est mal. Ah, je sais pas trop, hein. On, on devrait peut-être se mettre au vert. Hein. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr, catégorie 1, calibre 50-55, origine France. Avec la dernière démarque Conforama, profitez de remis jusqu'à moins 80%. Ah là, il y a urgence, non Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions, date et magasin participant sur Conforama.fr. Les légendes du site.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 Olympique. Le grand rush, ça continue jusqu'à demain, 20h. Mais pour l'instant, on fait un petit tour sur les routes de France avec vous, Jean-Baptiste Bergès. Bonjour, et ça roule plutôt bien sur les routes en ce moment, mais le trafic va s'intensifier tout au long de la journée. C'est déjà classé rouge dans les sens des départs. Et il y a des endroits à éviter qui sont saturés, notamment en région parisienne, au sud de la capitale, sur la dans le sens Paris-Lyon, au niveau des d'Evry. Vous roulez tout doucement, patience. Et notre partenaire Coyote nous signale également des ralentissements aux alentours des aéroports, surtout celui d'Orly. Veillez à bien anticiper vos déplacements. Si vous avez un vol à prendre. Dans le reste du pays, ça roule plutôt bien aussi, avec tout de même un léger ralentissement dans le sud-est, au niveau de Valence, sur la 7 et sur la 8, en provenance de Nice, juste après Aix-en-Provence, vous roulez en accordéon. Et puis, autour de Bordeaux, c'est compliqué pour ceux qui arrivent de Paris sur la 10, conséquence d'un accident sur la rocade intérieure qui se déroule à ce moment-même. Je vous conseille d'éviter de prendre la rocade, justement, si vous pouvez emprunter un itinéraire vis, ce sera toujours meilleur. A à tout à l'heure. tout à l'heure. RMC. RMC, 15h01. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet. RMC. Il est temps de faire un point sur l'actu avec Pierre Rigaud. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Hommage interreligieux cet après-midi à saint étienne du rouvray L'un des prêtres de la commune a pris la parole à la mosquée lors d'une prière en mémoire au Père Amel. Vous partagez notre douleur. Cette douleur est aussi la nôtre, a dit le curé de la ville. La seconde église de la ville a également ouvert ses portes ce matin. Les sœurs, prises en otage ce mardi, faisaient partie de l'assistance. L'enquête continue. Un syrien de 22 ans a été interpellé hier dans un centre d'hébergement dans l'Allier. Il aurait un lien avec Adel Kermich, l'un des assaillants. Les enquêteurs ont retrouvé la photocopie d'un passeport syrien à son domicile. Ils tentent de faire le lien entre le document et le réfugié en garde à vue. Le régime de semi-liberté d'Adèle Kermich a été commenté ce matin par Manuel Valls. C'est un échec, reconnaît le Premier ministre. Pour lui, c'est l'occasion pour les juges d'adopter une attitude différente dossier par dossier. Le Premier ministre répond aux accusations de la droite. Il refuse d'offrir des Guantanamo à la française l'état de droit est une limite infranchissable l'Autriche a remis deux hommes à la France un Pakistan et un Algérien ils sont soupçonnés d'avoir des liens avec les auteurs des attentats du 13 novembre ils ont été arrêtés en 2015 à l'époque ils seraient entrés en Europe par la Grèce avec de faux passeports et en compagnie des deux kamikazes du stade de France le PIB français cale au deuxième trimestre, croissance zéro d'après les chiffres de l'INSEE, Bercy ne cache pas sa déception, 80% des Air France sont assurés demain prévision de, de trafic stable Deux syndicats de Stewart et hôtesses de de L'Air font grève jusqu'à mardi. Les courses hippiques c'est à Vichy, on enfin, fait un nouveau point avec Sébastien Daras Et on s'intéresse à la deuxième épreuve du programme qui a été remportée par le 4, Silko Frio, à quelques jours déjà Zalapique, à 3 contre 1, de, de justesse, hein, face au 18, Arpani, de justesse également pour la troisième place avec le, le 7 de la gaîté face au 17, Blue Jasmine, il y a quelques instants l'arrivée de la troisième, des demi-sans qui étaient en piste et le 3 domino doré de bout en bout à la cote de 7 contre 1 qui ouvre son Palmarès face au 5 d'Andy Mag, la troisième place pour l'As Drive Again. Merci Sébastien, 15h03, la météo Jean-Baptiste Verjas, qu'est-ce que ça donne Et bien, cet après-midi, le soleil brille, c'est vrai, mais pas pour tout le monde. Le ciel est bleu dans tout le grand sud, mais les nuages sont bien installés dans le nord. Des côtes bretonnes jusqu'au barin, ça va rester très gris tout au long de la journée. Quelques averses sont même à prévoir en pays de la Loire, en région parisienne et sur les Ardennes en fin d'après-midi. Et il y a un peu de vent sur les côtes de la Manche, des rafales à 50 km h Du coup, le vent chasse les nuages et vous aurez un peu plus de chance, peut-être, d'apercevoir les rayons du soleil si vous êtes sur la plage. Les températures, il fait en ce moment 21 degrés à Rennes et Lille, 24 à Paris. Plus on descend, plus ça augmente, 27 à Nice, Suite à Toulouse jusqu'à 33 degrés à Nîmes dans le Gard et 30 degrés à Massiac. Alors Massiac, c'est une petite commune du Cantal en Auvergne, labellisée village étape. C'est tout près de l'autoroute A75 qui relie Clermont-Ferrand à Béziers. Hum. Et si vous êtes dans les parages, et eh bien je vous conseille de vous y arrêter. Ça vous oui. permettra de, de vous reposer tout en visitant l'un des plus beaux sites d'Auvergne au cœur des massifs granitiques. Une destination incontournable et qui bénéficie en plus d'un climat clément. Et il y fait beau aujourd'hui à Massiac. Donc allez-y. Eh ben on y va. 15h04 sur. Il AMC. est fort hein, quand même, Il est, oh, il est, il il est très fort. Jean baptiste je je ne, ne pas. J'ai le fermé Massiac. les yeux. J'avais l'impression d'être au JT de 13h. Non mais c'est dingue. Jean-Pierre Parnot a bien changé quand même. C'est dingue. Ça lui va bien, la, la, Il a bien la, la barbe et tout ça. Non c'est cool, c'était super. Merci beaucoup. La suite dit. du Grand Rush, sur MC 15h4. Rigaud, faites pas le malin. Ouais. Faites pas malin oui, oui, c Parce ça. que demain, lorsque vous serez à mes côtés aussi pourquoi animer le Grand Rush, on rigolera pas. On rigole. Si, si, on rigole. Oui, on va rigoler un petit peu quand même. Pierre je, Rigaud. Non mais je voulais vous mettre la pression mais j'arriverai pas. J'arrive pas, j'arrive pas. Pierre Rigaud. Pierre Rigaud. On, on rigolera ah oui ah bravo ah oui non mais c'est le pense, début je hein, pense, je je pense que tu encore. es la première à faire cette veille vraiment de l'histoire de l'humanité de moi tu sais c'est vraiment rigolote. la première oh, mais bravo Voilà, <rire> bon, je crois que là nous, nous sommes au bout les amis, nous sommes Mais au non, bout du rouleau Christian Riquet a envie de partir, je le vois bien Jean-Luc Moreau, lui, est sous la table moi, je... moi je, me, je me pose la question, il y a un médecin ici, si, est-ce que un contrôle anti-depage ne serait pas pas nécessaire Le Grand Roche revient dans un instant sur RMC 30 heures de direct, non-stop on vous attend, on est là dans un instant et on va oui. s'intéresser entre autres au camping dans une minute et puis au festival parce qu'il y en a beaucoup, l'été c'est la période des festivals, A tout de suite RMC, pour le Croiser croisé des vacances d'été, Leclerc vous accompagne tout au long de votre trajet. Jusqu'à demain, dans vos stations-services et magasins Leclerc, profitez de tous okay. les carburants hors fuel domestique à prix coûtant. Partout en France, Leclerc s'engage à vos côtés. L'énergie est notre avenir. Économisons-la, Voir modalité dans les magasins participants. Pour un frigo chez But, moins 300, ça semble excessif. Moins 300 degrés Euro, Michel. Oh, moins 300 euros T'es sûr de l'info C'est écrit là, dans le prospectus Butte. Ah, alors c'est vrai. C'est la folie du froid chez But. En ce moment, jusqu'à moins 300 euros sur une sélection de réfrigérateurs et congélateurs de grande marques. But, c'est nous. Voir conditions en magasin et sur Butte.fr. Découvrez Greenberg Blonde. Ces arômes de fruits mûrs et d'épices révèlent une bière d'abbaye au goût légendaire. Grimbergen Blonde, l'intensité d'une légende. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Pas de mystère, misère, misère. Aujourd'hui sur notre forum, Lionel, mécanicien indépendant à Roubaix. Lionel, racontez-nous Alors, la semaine dernière, un client est venu me voir à l'atelier pour changer son embrayage. Forcément, il voulait pas se ruiner. Qu'avez-vous fait Je suis allé sur. Chier... Et à 150 euros pièce, il y avait comme un mystère. Un mystère Bah ouais, beaucoup trop cher. Alors que sur misterauto.com, je l'ai trouvé à 79 euros. Là, il n'y avait plus de mystère. Et en plus, ils l'avaient en stock, ils me l'ont envoyé le jour même et j'ai pu tenir mes délais. Ah ça, c'est pro. Pour vos pièces auto. Pas de mystère, Misterauto. C'est aussi pour les pros. Le Grand Rush avec les stations service Leclerc. Pour vous accompagner tout au long de votre trajet. LMC Le Grand Rush, François Sorel, Yasmina Bendekaï. Oh là là. Non mais l'été c'est aussi la musique. Ah mais oui, Évidemment. carrément la musique même. c'est carrément... voilà c'est tout ce qu'on a. La fête. Voilà c'est la fête. Et euh, là on vous entend Superbus. Superbus qu'on découvrira sans doute au Festival du Pont du Rock. Enfin cela dit je dis ça mais j'en suis pas sûr. On a Jean-Pierre Avar avec nous. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Comment allez-vous? Bien et vous? Président de l'association aux arts, vous êtes euh, donc arts, au festival du Pont du Rock. Euh, donc, un grand rendez-vous. C'est vrai que les festivals, l'été, c'est quelque chose d'incontournable aujourd'hui. Il y en a de plus en plus, d'ailleurs, des festivals euh, qui voilà. accueillent euh, voilà, des stars diverses et variées. Alors, présentez-nous un petit peu ce festival du Pont du Rock, Jean-Pierre. Alors, le festival du Pont du Rock, c'est une, une des plus vieilles assos, le plus vieux festival de rock en plein air de Bretagne, avant les vieilles charrues. Ah oui C'est ah ouais. né en 89, Respect. un an avant. <rire> il n'y a pas de respect. C'est ah voilà, <rire> toujours une assaut et euh, voilà, on travaille d'arrache-pied, on attend tout le monde. Il fait super beau en Bretagne. On travaille toute l'année pour ce festival. Ouais, on oui. a un permanent à l'année en fait qui, euh, qui travaille avec nous. Et euh, c'est vrai qu'on a une armée de bénévoles qui nous donne un super coup de main. Ouais. Alors à l'affiche du coup de cette édition. Alors, Ce soir, Hubert-Félix-Kéffen, ouais. euh, pardon, excusez-moi, Nada Surf, Mickey 3D Deluxe, demain, euh, hubert félix à Aaron, Feu Chatterton, plein de, de musique qui passe en radio, que tout le monde connaît, c'est euh, du bonheur. Vous attendez tout, combien de spectateurs, Jean-Pierre ah, Alors, pour une petite ville de Malétroie qui fait 2300 habitants, en fait, on va gonfler un peu pour le week-end, ce sera 20 000 sur les deux jours. <rire> J'espère ah ouais. Non c euh... ah ouais, voilà. que vous avez prévu les friteuses et les, euh, les sandwiches sandwichs parce que là ça va être un peu compliqué hein. Ah, les alors, Tout est prévu c'est euh, ça fait longtemps qu'on fait ça c'est euh, vraiment que du bonheur. Ouais. Ah, très et bien. Alors comment vous choisissez vos artistes alors du coup euh, Jean-Pierre pour alors, nous euh, nous, vos... euh... votre édition chaque année. Alors comment les choisir en ouais. fait on est une... c'est une commission programmation on est toujours indépendant c'est à dire que on prend notre téléphone on travaille pas avec des, des boîtes de production. On travaille, on appelle directement les tourneurs et on demande si les groupes y tournent et, voilà. Et, cette c et cette bon voilà. et cette année, vous avez appelé Mickey 3D et ils vous ont dit ok, c'est ça Il y a pas de C'est exactement ça. Bah, ça ah tombe ouais, bien génial. parce qu'en plus, Mickey 3D, et ils sont avec nous. Et bonjour et Mickey ben. 3D <rire> Oui, bonjour, bonjour. <rire> bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce qu'on Est qu présente encore Mickey 3D Loïc, je crois que t'as un petit bout, non ça... Je n'ai Mais que tu encore Je te préviens moi. On va transpirer ce soir. Voilà, on, on se souvient aussi du, du tube Respire, c'est en 2003. Euh, Mickey 3D, donc comment ça se passe là Vous allez jouer quand euh, donc, au festival du Pont du Rock C'est ce soir On est déjà sur place, on ah est arrivé oui. en tour oui. bus St tenu parce qu'on était à, à Grisport dans le sud hier soir. Oui. Euh, donc on a roulé toute la nuit, puis on est, on est arrivé là il n'y a, y a pas très longtemps, et puis on joue ce soir à 11h. Voilà. Et vous avez fait vos balances alors Enfin vos répétitions comme on dit déjà. Oui je oui sais pas si on fait des balances ou pas Parce que des fois dans les gros festivals On, on, ah ouais, on fait, fait pas le ce qu'on appelle des line checks C'est à dire qu'on se règle juste euh, Une petite demi-heure avant le concert Parce que, parce que les groupes s'enchaînent assez vite sur les scènes Donc une grosse tournée pour cet été pour Mickey 3D du coup alors ah Oui oui depuis, de, depuis le mois de mars On est, on est sur la route euh, presque tous les jours ouais. Est-ce qu'on fait Parti le même là. show à Gruissant Que euh, là puis, ce exemple, soir en, en Bretagne Ah non, ça n'a rien à voir, parce que Bruissant, hier, c'était un concert gratuit organisé par la mairie, et c'était surtout pour des touristes, là, c'est pour des habitués, des festivals, c'est ça qui est vachement bien aussi, nous, dans nos métiers, c'est quand tous les jours, on fait des trucs différents, et on doit un petit peu s'adapter au public, c'est assez rigolo. Ouais, ouais, ouais, du coup, vous, vous improvisez un petit peu, ou c'est quand même bien rodé Ah ben c'est quand même bien rodé parce qu'on ne <rire> peut pas non plus trop improviser ouais. parce qu'on a, on a, on a un, un, un éclairagiste, un ingénieur du son, on travaille des chansons, on travaille un spectacle, donc on peut pas balancer une chanson comme ça au hasard, l'éclairagiste il va <rire> ah bah, être Ah pourquoi pas <rire> ah Jean-Pierre y a... il disait que ça existait depuis 1989, ce festival, le oui. pont du rock, vous oui. vous y allez souvent hey, ou c'est la, la, la première fois Non c'est la première fois qu'on vient ici, euh, euh, on... On découvre et ça a l'air super chouette. Là. Moi, je découvre le site, là, en même temps que je vous parle. Ouais. Et ça a l'air super chouette. Et il y a plusieurs scènes. On est très, très bien accueillis. Et, et ça fait partie des, des gros festivals de Bretagne qu'on n'avait pas encore fait. D'accord. Pas de, euh, du soleil ce soir Enfin, pas de pluie annoncée Parce que c'est vrai que parfois, dans le Morbihan, il peut plus. Oui, le, le soleil vient de faire son apparition. Ah, et bien. on est bien. Il doit <rire> faire 25 degrés. C'est chouette. chouette. Quelles, sont, quelles sont vos autres dates, rapidement, là, en août, Mickey 3D Euh, on, va, on va pas tarder à s'arrêter, Ce prendre trois semaines de vacances. Mais bien on, on, on, on finit début août au, en Belgique, au Bruxelles le Summer Festival qui est vachement bien. Mm. Et, et puis demain on est à, à Aulnoy Emery, c'est dans le Nord, donc le festival aussi, c'est bien. Parfait, bien merci beaucoup et bon concert ce soir. Merci à vous. Merci Ça va être le feu. Salut Mickey 3D. Donc, euh, au Festival du Pont du Rock. Et merci aussi à Jean-Pierre Avar, qui est l'organisateur. 15h12. Tiens, j'en profite pour faire un petit point sur tous les tweets qu'on reçoit avec ah le oui. hashtag Grand Rush RMC. Vous savez que vous pouvez nous laisser des petits tweets, des petits messages qui nous arrivent directement. Euh, alors qu'est-ce qu'on a? On a, par exemple, par exemple, Aurélien qui nous dit, alors il nous envoie une petite photo avec une bouteille d'eau et du café filtre. En nous disant, ben voilà, euh, je suis là depuis 14h. Donc, mon défi, c'est d'écouter le Grand Rush Pendant 30 heures non-stop. ben, C'est quand même incroyable. Un ah auditeur donc tu vas qui vous va suivre, nous alors ah Pendant oui 30 heures, c'est génial, quand même. Génial. Euh, nous avons Samuel qui nous dit, attention, Axe Rouen-Barentin, Baratin. Barantin, pardon, bouchon de 2 km au travaux avec basculement de chaussée. C'est bien aussi avec Twitter. Vous, avec l'hashtag Grand Hrmc, vous pouvez nous dire... Vous euh, les nous, infos voilà, sur euh, la route. Communiquer les, commun les, voilà, les conditions de circulation. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi Moi, j'ai sur la Facebook, euh, Bernard qui est sur la route et qui nous écoute. Oui. Et qui vous souhaite. Bon courage, François. Eh bien, bon courage aussi à vous, ah euh, ouais. ma chère Yasmina. Arthur ah qui nous envoie une petite photo, qui nous dit, il fait chaud sur les routes de l'Hérault. Alors, il nous prend photo, en fait, le son, en fait le tableau de bord. 33 degrés dans l'Hérault, quand même. Hein, ah ouais. Dans la voiture, c'est quand même beaucoup. Euh, et puis Zed qui nous dit, je ne pars pas encore en vacances, mais je vous suis quand même avec euh, plaisir au boulot. Voilà, on salue aussi tous ceux qui travaillent aujourd'hui, qui ne sont pas prêts de partir, peut-être. Et si on peut vous donner euh, voilà un petit peu, de, un petit peu de sourire ou un petit peu de bonheur, tant mieux, c'est toujours ça de prix. Et puis vous pouvez nous appeler pour nous raconter votre voyage, euh, où vous partez en vacances, est-ce que vous allez retrouver de la famille tiens, ou des Exactement, amis oui. Est-ce que vous êtes plusieurs Est-ce que vous êtes seul à partir aussi hein, Parce que parfois on est obligé de partir seul. Parce que voilà. euh, Racontez-nous, vous nous appelez et puis il y a toujours plein de cadeaux à la clé hein, François. Exactement, il y a des smartphones, des enceintes Bluetooth, plein de cadeaux sympathiques. Euh, Christian, on parlait tout à l'heure des concerts. C'est vrai que ça fait plaisir. Ça fait partie des plaisirs de la vie, hein. Oui, un bon concert. Absolument. Y a-t-il des précautions à prendre quand on va à un concert comme ça, en termes de, de, de puissance acoustique, etc. Euh... D'abord, cette question me fait penser immédiatement aux parents qui ont des enfants sur les sièges arrière. Quand il y a des écouteurs, il faut que ces écouteurs soient maîtrisés en termes de puissance et les... Euh producteurs, les industriels qui produisent ces écouteurs ont mis des limites extrêmes à ne pas dépasser. Il faut que les parents soient vigilants sur ce plan-là. Il est évident qu'à la suite de concerts trop fréquents, un auditeur, un citoyen, peut avoir des troubles, des acouphènes, des troubles auditifs ah oui, c est, c est, fréquents. Il est évident qu'au niveau de ce concert, ne pas se mettre à proximité, surtout des concerts campagnards, même s'il y a 20 000 personnes. Non, parce que ces festivals, il y a des rags de d'enceintes de, de, Et, et à côté de ces enceintes On peut avoir incroyable. des pertes auditives Qui peuvent durer quelques jours ouais, ouais. Donc il faut être extrêmement est, vigilant Ça a du sens là ou pas Ça a du sens mais pas tant que ça pas tant que ça parce que la, la vibration passe également par l'os. D'accord. Donc en fait et, et on peut être extrêmement perturbé sur le plan neurologique. Et le problème de ces concerts, c'est autant l'alcool que le bruit et quand on a l'alcool, on ne perçoit plus du tout l'excessif euh, bruit. Ah, oui. c'est pour ça, pour ça, ça que le lendemain, le, le lendemain souvent enfin quand on va dans ces concerts ou en boîte, on a la tête comme ça ouais. ça siffle y Un peu sens. comme quand on écoute François Sorel pendant 30 heures. Voilà, c'est voilà. ça. Oui, oui est-ce est est que c'est nocif Non, c'est pas le contraire. En revanche, je m'adresserai organisateurs de concerts, quels qu'ils soient, en France et ailleurs, c'est qu'il faut effectivement maîtriser ces aspects-là. Et les ingénieurs du son aujourd'hui font beaucoup plus attention. Oui, J'ai un ami, professeur O.R.L., oui. un, un professeur de médecine en O.R.L., qui me dit que maintenant il y a véritablement une normalisation du son pour de la qualité et pour éviter ces, ces excès. Voilà. Euh, merci beaucoup, Christian. Nous accueillons maintenant euh, un kinésithérapeute. Ah bon, quoi faire ah bah, Fondamental C'est fond ah bon bon fondamental Ah euh, attendez Philippe, je Philippe Alisson est avec nous Bonjour Philippe Merci d'être avec nous Be Bonjour Yassina Bonjour, Bonjour Philippe. Alors, Christian Christian Riquet, notre médecin, euh, est ravi de vous mais entendre, question, alors. Philippe J'ai fait de la médecine allez. de rééducation quand j'étais assistant à la faculté de médecine et, et, et, et enseignant, et, et j'enseignais aux médecins la biomécanique, et, et effectivement, votre métier est fondamental C'est a... gentil, c'est a... normal. Vous allez nous donner quelques petits conseils avec des exercices qu'on doit faire quand on s'arrête sur l'autoroute. Alors rappelons qu'on s'arrête pas comme ça, on met pas les warnings hein, sur l'autoroute, on sort pour faire des exercices. Et on s'arrête sur les aires de repos ou dans les stations-service. Ça s'appelle X-Run, c'est un système de coaching. C'est ça Philippe Oui, c'est ça. On a monté une petite structure pour l'instant à l'état embryonnaire, j'ai envie de dire, et qui permet d'accompagner les gens avec des entraîneurs et des kinés pour éviter surtout qu'ils se blessent. Donc, oui. euh, on est vraiment... est vraiment... La biomécanique, c'est notre sujet numéro un. Quand vous dites entraîneur et kiné, en... derrière entraîneur, vous avez quoi Eh ben on, on nous avons des entraîneurs en fait on a on a couplé euh, deux compétences euh, la compétence d'un entraîneur euh, diplômé oui. et euh, souvent ils se retrouvent confrontés à des problèmes de blessures nos athlètes ou les athlètes euh, quels qu'ils soient d'ailleurs les oui. débutants et souvent ils sont ils ne trouvent pas les conseils ou les auprès de la médecine traditionnelle parce que la médecine traditionnelle n'a pas que ça à faire et n'est pas toujours très compétente sur le sujet du coup on a créé une expertise sur la prévention des blessures en fait très un bien. certain nombre d'exercices à faire pour éviter que les gens se blessent mais malgré tout qu'ils euh, puissent faire leur sport favori d'accord Voilà. bon alors Donc, écoutez C'est un peu le concept. On se met là dans la peau de mmh. des automobilistes okay. qui ont roulé quand même quelques heures hein Yasmine, attention. Non, moi là, je suis on se je suis train, passager moi. Euh, voilà, vous êtes Vous, vous avez roulé François. Moi j'ai roulé, on s'est on s'est un petit peu engueulé parce que évidemment on m'avez dit de tourner. Derrière, il y a Jean-Luc je Moreau qui est vautré dans qui, son fauteuil qui est vautré et ouais. Christian qui mange des chips. Jusque là, le impossible. on je... est bien, on est bien. D'accord <rire> Philippe, on s'arrête sur une aire de repos, qu'est-ce qu'on fait Alors, j'ai envie de commencer le débat par vous dire une chose. Euh, la première chose, c'est que euh, l'idéal, c'est de s'arrêter toutes les deux heures. On le sait, c'est écrit, oui. on, le message passe très bien. Mais on peut se retrouver dans un embouteillage, et là, ça pose problème. Parce qu'on peut se, on peut avoir à ce moment-là une période d'endormissement, de paupières qui s'alourdissent, de tension cervicales. Et moi, j'ai envie déjà de donner des petits conseils pendant que vous êtes au volant. Okay. Avant de passer sur l'air. Alors, Alors, quand vous êtes -y. au volant et que vous êtes dans un embouteillage, et que vous subissez euh, bah, kilomètre après kilomètre, euh, de vous arrêter, de redémarrer, de vous arrêter, à ce moment-là, le risque est assez important. Et moi, je propose dans ces cas-là des exercices de respiration simple, hein, des, des choses très très simples. De toute façon, les jambes sont occupées à accélérer, freiner, débrayer. Le haut du corps est bloqué dans, par la ceinture de sécurité. Donc, on va, tout, on va tout faire partir, en fait, de la respiration. Donc, le premier exercice très simple, c'est de faire des grandes inspirations. Donc, vous inspirez Donc, par le nez, vous faites rentrer l'air par le nez. On, ré, on, re, on remplit les poumons. Et tous ensemble, nous allons <rire> voilà. inspirer. Vous avez vu qu'en Christian le dit, l'inspiration provoque, a... provoque une dépression intrapulmonaire, ce qui provoque une, voilà. une, une, une, une virée de bas en haut du sang. C'est comme si vous faisiez une contracture musculaire des mollets une dépression Exactement. vous avez dit quoi une dépression, dépression atrat thoracique ah oui. Mais quel rapport avec les mollets voilà. et ben voilà c'est que le sang est aspiré <rire> et donc du coup <rire> vous avez une vascularisation de vos membres inférieurs qui finit par d'accord on vous a coupé dans votre élève. un phénomène en fait ça fait un phénomène d'aspiration voilà comme un aspirateur et le sang circule et ça détend énormément donc vous inspirez au maximum okay. vous laissez le ventre se gonfler il faut laisser le ventre se gonfler Jean-Luc Et eh bien c'est parfait. Si on fait un tonneau en même temps, ça sert à rien. arrêtez de mais faire ça pas vous, tout le <rire> temps. Là, le concept, c'était qu'on était dans un bouchon. Oui, c'est vrai. On était dans bouchon. Ah ben un bouchon. bouchon, tonneau, on n'est pas, oh. pas loin. On n'est pas loin. On n'est pas loin de la Bourgogne. <rire> non. Mais, et donc, vous commencez l'exercice par cette grande inspiration. Ensuite, vous allez chercher à expirer, donc à souffler par la bouche. En, cette fois-ci, en vidant le maximum d'air des poumons et en rentrant le ventre. Et, on fait, et en faisant la lettre O avec les lèvres, afin que ce soit long et efficace. Je suis tout à fait d'accord. Donc, ouais. on peut ajouter cette notion, ce qui va permettre de créer une petite résistance et ça peut améliorer le flux expiratoire. D'accord. Donc, ça, on fait ça à pendant à fait les embouteillages, hein, Philippe. On a bien compris. Voilà, oui. Quand on est pris dans un embouteillage et qu'on sent, vous savez, on peut sentir les paupières qui s'alourdissent. Ça arrive à tout le monde. On est tous ouais, passés par là. Ça va et, et, ça c'est sûr. Et voilà. Et là, ça peut être problématique. Hein, parce que là, on n'a pas le temps de sortir sur une heure. Parce que l'air de repos, elle peut arriver malheureusement Philippe, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure plus tard. Philippe, euh, alors c'est valable pour les automobilistes qui sont dans les bouchons, mais pour nous aussi, en studio ici, euh, moi qui vais rester 30 heures euh, en direct Absolument. sur l'entrée il faut que je le fasse je régulièrement. Le voilà, à, François, je, je, je, François, je vous le conseille vivement. Bon, ben ça vous voilà. fera du bien, ça détend. Et, alors, vous accompagnez. J'essaye d'écrire de, de, les choses très simplement pour que les gens puissent se retenir. Après, à l'inspiration, vous pouvez accompagner par une élévation des épaules. Hein, ça, ça, comme ça, les muscles aspirateurs puis, peuvent euh, travailler un peu plus. Les muscles aspirateurs. Inspirateurs. Ah, ouais, les inspirateurs accessoires qui vont, comme ça, Ils vont travailler dans leur physiologie et après à l'expiration vous allez faire l'inverse c'est-à-dire abaisser les épaules et bien vous détendre et vous répéter pour... une dizaine de fois une dizaine de fois ce genre d'exercice. Pourquoi faut-il faire le ventre de batracien pendant l'inspiration C'est-à-dire le ventre de ah, batracien. Pour... Rentrer le ventre. Vous... Pour sortir, respecter... le ventre, sortir le ventre pardon. Euh, pour respecter le tra... euh, en fait pour respecter le travail du diaphragme c'est-à-dire que les coupoles diaphragmatiques s'abaissent. Et à l'expiration, elles vont remonter, elles participent en fait à, à, au bon mouvement respiratoire. Sans rentrer dans les détails anatomiques, je pense que euh, voilà, ça permet vraiment de bien ventiler euh, son oxygène, de faire un travail vasculaire comme on l'a dit tout à l'heure. Donc il faut gonfler permet... le ventre Voilà, gonfler le ventre en inspirant et en expirant, il faut faire l'inverse. Quand vous soufflez, vous rentrez le ventre au maximum. Bon. Pour essayer de... voilà. Philippe, et ça, ça permet de se détendre. Ça, c'est dans les embouteillages. On arrive enfin voilà. à l'air de repos, on sort de la voiture, oui. donc on essaie de, de s'extraire du véhicule parce qu'en général, on est complètement coincé. On est toujours en de on engueulade. Est, on est toujours <rire> un peu... Non, non, non, c'est calmé. Non, non on, on s'est calmé, d'accord. on sait qu'il y a la belle-mère oui. qui est dans le coffre, il faut la libérer à un moment <rire> ou à un autre. Ben oui, sûr. il faut qu'on ait il faut elle elle de respirer, elle, la déplier. Elle a besoin de respirer. <rire> C'est sûr. Et là, qu'est-ce qu'on fait alors Alors, une fois que vous êtes arrivé sur l'heure de repos, vous, donc vous garez votre voiture, en général, vous trouvez toujours une petite zone avec quelques arbres ou quelques chaises, quelques tables. Et vous commencez par, dans cette zone-là, vous commencez par mettre les mains sur un tronc d'arbre. et Vous vous, vous rhabillez d'abord. Alors, vous rhabillez. Ah, si vous êtes en, en vous, amène, faites oui. vous faites des mouvements comme des pompes. C'est-à-dire ah, le long d'un ah, arbre, long arbre. Bras, tendus, bras tendus, bras fléchis, bras tendus, bras fléchis, pour créer un réveil un petit peu de la zone musculaire, euh, scapulaire, voilà, musculaire et scapulaire, pour détendre les épaules, et ça fait toujours du bien quand euh, on est resté sur le volant. Prenez un arbre euh, costaud, parce que s'il s'effondre <rire> quand vous faites ça, euh, c'est embêtant. <rire> ah, je, je ne suis pas responsable ce genre de choses. Ma responsabilité s'arrête avant. Non, imaginez, vous commencez à faire des pompes sur l'arbre, il s'effondre, et là vous vous retrouvez allongé. Ah euh, oui, pas terrible. là c'est un problème, là c'est un problème. Non, il faut prendre des Mais il y a toujours, des, sur les zones d'autoroute, on trouve facilement oui, ce genre de choses. Vous savez, où les gens pique-niquent, en général, il y a toujours un petit endroit un peu sympa où on peut faire ça facilement. Ça, c'est le premier, exer premier exercice. Deuxième exercice, on va s'adresser aux membres inférieurs, aux jambes. Alors, on va faire ce qu'on appelle les demi-squats, c'est-à-dire les pieds bien posés à plat au sol, et vous allez faire des flexions de genoux, les bras tendus devant vous. Et vous faites une dizaine de mouvements, Où vous montez, vous descendez en piston sur vos jambes et ça permet aussi de faire un réveil musculaire et de détendre les jambes, les faire travailler un petit peu, ça leur fait beaucoup de bien. On le fait combien de fois ça, Philippe Une série de 10 Pour commencer, c'est déjà bien. pas mal. Parfait. Oui, c'est déjà pas mal. On va pas passer l'après-midi sur l'autoroute non plus. Non, non, non. bah non, ça c'est <rire> certain. Non, non, non, il faut quand même après être euh, repartir. Voilà. Quand même. Voilà. Pour ceux qui nous attendent dans les aéroports et qui vont prendre l'avion pendant plusieurs heures, trop longue, eh bien, donnez-nous quelques conseils pour restimuler sur le plan vasculaire euh, l'individu qui est parfois 12 heures assis, 8 heures assis et qui est, est très toxique sur le plan vasculaire. Bas de contention. Absolument. Alors, le première chose, voilà, la première chose, le bas de contention. Exigence absolue. Ouais. Mais je pense que les médecins, les médecins le disent euh, vraiment dans leur cabinet maintenant. C'est moche, euh, mais c'est pratique. Ça se voit pas moche mais, mais bon, pratique. On, on fait Ah, si, ils font des progrès. On fait rarement un défilé de mode dans un avion quand même. Enfin, c'est vraiment <rire> Où Le bas de contention est obligatoire et ensuite Sur les longs courriers, oui. Ensuite, il y a tout un travail à partir du mollet qu'on peut faire sur l'air d'autoroute ou effectivement, euh, euh, sur un long courrier, bah, de temps en temps, faire des mouvements de cheville. C'est-à-dire monter sur la pointe des pieds, poser les talons. Alors, on peut le faire assis quand on est sur un long courrier, dans ouais. un avion, mmh. de la même façon, et pour réactiver un petit peu euh, le réseau vasculaire au niveau du mollet qui a besoin de bouger. Donc, les veines, les artères, euh, oh, le important. sang a besoin de circuler. Bien le sûr. sang a besoin de circuler, c'est très très important. C'est essentiel. Bon, écoutez, je crois que Philippe, là, on est prêt, euh, on peut repartir. Peut-être que vous allez pouvoir nous donner d'autres conseils d'ici ces 30 heures. Hein on pourra vous rappeler, oui, Philippe, oui. au cas où. Ça, ça sera avec grand euh, bon plaisir. Eh bien on voilà. rappelle que c'est le système croit... Xrun, système de coaching de Philippe Hérisson qu'on retrouvera peut-être tout à l'heure. Merci beaucoup, voilà. Philippe. Merci beaucoup, merci euh, beaucoup, au revoir. On revient dans un avec un point sur le trafic. Bien évidemment, vous le savez, c'est toutes les demi-heures sur RMC. Le Grand Rush, on est là jusqu'à demain, 20h en direct et en non-stop. à tout de suite. Jean-Baptiste Bergès, justement. Comment roule-t-on actuellement Ça roule plutôt bien. Vous êtes de plus en plus nombreux à partir en vacances. À demain, vous reviendrez de vacances. Mais là, c'est plutôt euh, les départs qui sont difficiles. Ça coince surtout autour des grandes villes. Évitez, si vous le pouvez, l'agglomération bordelaise. C'est assez compliqué sur l'A10, pour ceux qui arrivent de Paris, notamment. Conséquence d'un accident qui nous a été signalé par la communauté coyote. Deux autres accidents sont en cours également sur l'A89, dans le sens Bordeaux-Cambronde. Soyez prudents. Dans le sud-est, l'A7 commence à bien se charger également sur Surtout au nord de Valence, dans le sens Lyon-Marseille. Vous êtes nombreux à descendre, chercher le soleil. Mais prudence et veillez à vous arrêter régulièrement sur les nombreuses aires de repos. Euh, sur l'aire de Montélimar-Ouest, par exemple, vous pouvez participer à des activités sportives. Notamment, initiation au tir à l'arc. C'est une excellente activité à faire en, en famille. Ça vous détendra avant de reprendre la route. Ailleurs, ça roule bien, sauf en région parisienne où ça commence à se bousculer au port des aéroports. Surtout celui d'Orly. Et puis au sud de la capitale, sur l'assise dans le sens Paris-Lyon. Au niveau d'Evry, ralentissement. Et également. Très bonne route avec RMC.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 LMC le Grand Roche, François Sorel Yasmina Bendekai Qu'est-ce que c'est <rire> Mais qu'est-ce que c'est que <rire> Mais qu'est-ce que c'est cette musique C'est le de... bon, c'est. <rire> La suite là, du Grand Roche. C'est l'un des tubes de l'été, Yasmina. Ah mince, en plus, mais non, mais vous, vous, vous qui êtes oh, branché hip-hop et enfin, tout. Oui mais là, là je ne reconnais pas. Qu'est-ce que c'est En revanche, c'est dommage que notre notre Koolz, euh, Koolz. Community Manager euh, Baptiste soit pas en train de filmer Christian Eka qui dansait, ça c'était quand même, oui, quand même tout. Un, un grand moment euh, <rire> Écoutez, le café est arrivé parce que je pense qu'on va en, en boire quelques citernes jusqu'à demain 20h Le hashtag Grand RMC qui vous attend, Yalex qui avait beaucoup d'humour nous dit, l'accès au sud de la France est fermé Merci de bifurquer les touristes vers le nord ou la Bretagne <rire> <rire> Alex c'est très drôle. Euh... Merci beaucoup. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi on a Arthur qui nous envoie une petite photo, il est arrivé à Béziers, il écoute RMC sur 104.3 à Béziers. Il a bien raison. Voilà, faites-nous des envoyez-nous des petites photos via Twitter le hashtag Grand Rush RMC, c'est plutôt sympa et appelez-nous euh, aussi on les lit, euh, bien sûr en direct. Et appelez-nous au oui. 32-16. Voilà, 32-16, <rire> vous vous apprêtez peut-être à partir en vacances. Euh, là, dans les minutes qui viennent ou dans les heures qui viennent, racontez-nous votre trajet, comment ça va se passer. Ce sera un vrai plaisir que de vous écouter. Et puis en plus, on vous récompensera. On a des tonnes de cadeaux des pour tonnes. vous. Franchement c'est trop cool, il y a des smartphones, des enceintes bluetooth, il y a des packs sport, des packs culture, pack packs culture, foot, voilà. musique et foot, là, il y a tellement de cadeaux. La totale. On va avoir Jacques aussi dans un instant, euh, qui est sur la route des vacances, il est sur l'Odèv dans l'Hérault pour aller à Argelès-sur-Mer. Jacques dans une minute, mais auparavant, euh, on va retrouver, vous le savez je vous le disais tout à l'heure, on a euh, élaboré pas mal de partenariats avec euh, la presse, mmh. et notamment avec Top Santé. Et maintenant, les amis, c'est un petit peu notre rendez-vous médical. Car voilà. d'un côté, nous avons Christian Echia, imminent médecin nutritionniste, et au téléphone, nous avons aussi Dominique Pierrat. Bonjour Dominique. Bonjour. Bonjour. Rédactrice Bonjour. en chef du magazine euh, Top, Santé. Top Santé. Merci d'être avec nous, Dominique. Ben, rien de rien. Bon, est-ce que vous allez partir en vacances Est-ce que c'est déjà fait, Dominique Ah non, c'est pas encore fait. C'est fin, fin de semaine prochaine. C'est fin de semaine prochaine, d'accord. Et vous allez nous parler de la chaleur, parce que bien sûr, la chaleur, ça a un impact sur notre organisme, sur notre corps, euh, surtout quand on est dans la voiture et qu'on parcourt plusieurs centaines de kilomètres. Tout à fait. Et puis quand on a quand même la chance de l'avoir. Parce qu'avoir du soleil, c'est quand même sympa, vrai. je trouve. C'est vrai. De toute façon, vous avez remarqué, on n'est jamais content. Quand il fait trop froid, on veut du chaud. Et quand il fait trop chaud, on veut du froid. Donc, on s'en sort pas. Hein. Et là, sur la moitié sud, il fait particulièrement chaud. Tout à l'heure, on avait un auditeur qui n'a pas la climatisation dans sa voiture. Donc, euh, il y a quelques petites astuces qu'a donné tout à l'heure Jean-Luc Moreau. Comment on fait avec des enfants quand on n'a pas la clim dans la voiture et qu'il fait très chaud, par exemple, sur la moitié sud, là, en ce moment Alors, bah bien sûr, la première chose à faire, c'est de bien sûr de s'hydrater. Donc, on a un petit biberon euh, plein rempli d'eau. Euh, on en a plusieurs, même au cas où on en perdrait un sur une aire d'autoroute, par exemple. Et puis, on boit, on fait boire l'enfant régulièrement. On essaye d'être dans une voiture quand même pas trop chaude, au sens où, quand on s'arrête, on se gare à l'ombre. On, on peut avoir des vitres teintées ou faire ce qu'il faut pour qu'elles le soient un petit peu derrière. On peut toujours accrocher des choses. Enfin, tout ce qui permet de rafraîchir est bien sûr euh, le bienvenu. Si un enfant dort, etc., on va peut-être pas le réveiller non plus pour le faire dormir, on peut par contre euh, prévoir un petit linge, mouiller, euh, éponger un petit peu sa tête, euh, le mettre sur le sur le front, c'est toujours euh, c'est toujours utile. Christian, vous validez Oh, évidemment, mon cher confrère, <rire> c'est du bon sens, avec en plus, sans doute, une absence de vigilance de la part des parents sur ce phénomène d'hydratation. Et euh, mon confrère le, le sera tout à fait d'accord, C'est en fait, euh, pour un enfant, il faut être deux fois plus vigilant que pour un adulte. Quand on sait qu'un adulte en été peut se perdre jusqu'à un à deux verres d'eau par heure, un enfant, c'est beaucoup plus pénible pour lui, et, et, et, et il, il en perd encore plus relativement à son poids. Avec des conséquences, j'imagine, il, il résiste jeu. moins bien peut-être à, à Absolument. au manque d'eau. Absolument. Absolument. Dominique, voilà. à, part, à part les biberons euh, pour les enfants, c'est exactement les mêmes conseils pour les personnes âgées Alors pour les personnes âgées, c'est les mêmes conseils, sauf qu'évidemment c'est pas des biberons. Encore que s'ils si sont handicapés, vous savez, il y a des petits verres avec des petits, des petites choses qui ressembleraient presque à un biberon. Mais surtout, ce qu'on peut faire pour les personnes âgées, c'est leur proposer, parce que souvent elles n'ont pas soif. Euh, ça, les, ça les, ça leur dit pas de boire de l'eau comme ça. Euh, comment, écoutez bien les conseils. Il faut que vous les, que vous, que vous les respectiez. Mais, la vous la avez entendu, il y a des verres non, avec des petites soif, choses hein. comme ça, Je comme des biberons. Excusez-nous, Dominique, oui. on vous a coupé. Allez-y, allez-y. Oui. Et alors donc. Donc, je disais, il faut boire par petites gorgées, essayer d'avoir toujours un verre à côté de soi, etc. Mais quand on n'a vraiment pas envie que la personne, et ça ne lui dit pas, etc., on peut lui proposer aussi ce qu'on appelle des eaux gélifiées. Ça s'achète en pharmacie, c'est des petits, des petits pots comme un petit yaourt, si vous voulez, et c'est de l'eau qui, qui, un petit, est, un peu qui solide. est un petit peu épaisse. Voilà, exactement. Et ça, en général, ça passe beaucoup mieux, c'est plus agréable, puis ça change. Donc, euh, et on, peut, on a même le droit d'alterner les deux. Et si oui, on, bien oui, bien oui, oui, avec un phénomène, et là je m'adresse à Jean-Luc Moreau, à partir de 50 ans, on perd 1% d'appétit <rire> par an. Et, et ensuite, à partir de 60 par an, ans, 8, évidemment, quand on a soif, la sensation de soif démontre qu'on a, qu a perdu j ai, j ai, j ai beaucoup plus. Moi, je prends de l'eau déshydratée, il suffit de rajouter l'eau et c'est prêt. Donc, donc, on a finalement... Une sensation de soif beaucoup plus tard, c'est ce que dit euh, docteur Pierrat. Avec un, un autre point, c'est quand on, euh, on, on lit sur Top Santé euh, vos articles. Euh, c'est vrai qu'il faudrait insister sur le phénomène. L'hydratation d'une personne âgée est permanente, mais quand la personne a soif, il faut parfois plusieurs jours pour récupérer le stock d'eau perdu. C'est pas vrai. Ah oui, D'accord. Voilà. Oui. Je, je vous laisse continuer. Quand elle est déshydratée, c'est-à-dire que quand on commence à euh, les signes de déshydratation chez une personne âgée, c'est un, pas comme d'habitude, un petit peu confuse, un petit peu nauséeuse, vous voyez, en, en période de grosse Apatique, salure, il faut apathique. vraiment il faut fatiguer, voilà, oui. traîne. Bon, que, quand ça ça apparaît, il faut vraiment se méfier. Et parfois on fait non seulement il faut plusieurs jours pour récupérer, mais parfois il faut même il faut mettre même une perfusion, oui, voilà. Allez, allez. On fait des petites perfusions, mais vous savez, juste sous la peau, en sous-cutané, on garde ça toute la nuit et, et bon, au bout de 48 heures, la personne est beaucoup mieux. Christian, excusez-moi Dominique, Christian, ça veut dire que si par exemple j'ai très, très très très très soif, ça veut dire que je suis déshydraté, on est d'accord, Ah oui. mon cerveau me ah dit oui, très soif. tu as soif, tu es déshydraté. Oui, oui, oui. Si je bois par exemple 75 centilitres d'eau d'un coup... 75 centilitres d'eau, rien. Rien. c'est... Euh, Trois verres effet carcher, d'un jet franc clair et massif, où vous allez <rire> uriner tout cela. Et voilà. il n'y aura qu'un verre et demi à deux verres qui vont être pris immédiatement par l'organisme. Ah quand même, oui, quand même Oui, mais il faudra faire oui. répéter cela 4-5 fois pour récupérer les 2 litres qu'il vous manque. D'accord, donc il vous... vaut mieux boire un, un tout petit, petit peu, peu à chaque fois. Un... Et d'ailleurs, l'effet positif de tout ça, quand on boit peu, c'est que nous allons... Faire en sorte qu'on boit un verre d'eau par heure et nous irons uriner que une fois l'après-midi, une fois le soir, et nous ne serons pas gênés par cet effet massif d qui est pénible quand on fait de la route. Et bien sûr, ça c'est clair. Pardonnez-moi docteur, hein, je vous ai Tout interrompu, mais je pense que nous sommes d'accord. Et, et je voulais et... vous dire docteur, que euh, au début de Top Santé, avec Pierre Bourget, euh, j'ai oui. dû rédiger euh, à peu près une centaine d'articles de nutrition dans et votre revue remarquable. Oui, ah oui Dominique, euh, voilà, vous avez vu, vous avez quand même un spécialiste. Hein. Euh, vous voulez rajouter quelque chose de, Dominique, ou on a terminé sur... Euh... Je voulais juste te dire que chez les personnes âgées, il y a une autre précaution aussi, c'est quand ils prennent des médicaments... oui hmm un petit peu attention parce que s'ils sont un tout petit peu déshydratés le médicament soit va accentuer cette déshydratation, par oui. exemple il y a des gens qui prennent des diurétiques mmh. et, ou alors ça peut amplifier l'action du médicament et donc là encore, chez les gens qui sont polymédiqués, etc c'est pas mal de prendre un avis médical quand il fait vraiment très chaud euh, ça peut vraiment... Euh, mmh. très important parfois. Parfait, merci beaucoup Dominique Pierrat, rédactrice en chef du magazine Top Santé, il euh, y a aussi le web hein, le, le site web Top Santé Tout Merci tout beaucoup. Merci. Euh, Christian, vous vouliez rajouter quelque chose Oui, sur le... docteur, <rire> euh, vous précisez euh, simplement qu'une personne âgée qui prend plus de trois médicaments, le quatrième n'est pas efficace. Et quand une personne âgée de plus de 50 ans part faire un grand rush, il est évident qu'un bol de café fait uriner un bol et demi. Donc, le thé, le ah oui. café sont des déshydratants. Donc, il faut dire à nos auditeurs que l'eau est le seul hydrique possible. C'est vrai que parce qu'on se dit que le café va oui. nous hydrater, ça fait du bien, mais mm -hmm. en fait. Euh, le café non. vous réveille, il est très efficace, mais il déshydrate. D'accord. Alors, moi, moi, il y a quelques, une question que je voulais oui, poser à Christian que quand on a la climatisation dans sa voiture. C'est un désastre. Oui, alors, ah bon d'abord, parce que. Pour les animaux, oui. c'est un désastre, oui. et pour et, nous aussi. Et ça nous déshydrate, on est bien d'accord. Et ceux qui cherchent à avoir une température de 18 degrés quand il fait 42 heures, en plus, c'est une hérésie totale niveau euh, physiologique. Il ne faut pas plus de 5 à 7 degrés d'écart entre l'extérieur et l'intérieur. C'est parfois pénible à dire, ah c'est oui. pénible à faire, mais il faut le faire. Parce que ouais, là, s'il fait 35 degrés dehors, il faut 30 dans la il voiture Il faut 25 dans la voiture, au plus Enfin, Parce que là, ça fait 10 degrés. Température minimum, ah, Oui, oui. d'accord. Mais la, la clim, c'est quand même un confort agréable. Si, c'est remarquable. Si, si on l'utilise à bon escient, euh, Faut mettre une clim à 22 quand il fait 30 dehors. Voilà. À 22, on ne transpire pas. Il faut éviter que les gens aient la chemise mouillée dans une auto. Mais parfois, c'est pas possible. Quand il fait 45 degrés dehors et qu'on met une clim à 18, il y a un trop grand écart. Et quand on sort, il y a un choc qui, sur le plan pulmonaire mmh. et respiratoire, est gênant. Alors, pardonnez-moi, docteur Pira, c'est qu'en fait, on aurait dit la même chose, mais je voulais simplement le signaler. Messieurs, dames. on va préciser également que euh, contrairement à une idée reçue, à 130 km/h sur l'autoroute, on consomme moins avec la climatisation qu'avec une vitre ouverte. Parce que ce qu'on perd en aérodynamique avec la vitre ouverte, en fait, c'est pas l'écart de consommation avec la, la, consomm la, la, la clim en route. Donc les radins, ça sert à rien de couper <rire> la clim et, et d'ouvrir les vitres. Et on peut faire des paralysies à frigorer ay, avec le lendemain, y. une grande paralysie faciale. C'est extrêmement gênant. Pourquoi Parce qu'on a mis la clim parce oui. que, parce on, on, Non, on, parce qu'on parce qu a ouvert parce les, les fenêtres. Avec le bras sur la fenêtre et le Un lendemain, la vous une avez une paralysie vu. à frigorer qui peut durer 5 à 6 semaines. Ah, mais clim aussi? Ah. Non, pas avec ah le clim. Okay. Non mais Christian, vous êtes en train de me dire que si je roule la fenêtre ouverte oui, avec le, dans bras le bras la fenêtre, je vais avoir le visage paralysé Absolument, c'est un grand risque. Vous <rire> allez avoir risque. le bras rougé sur les <rire> pathologies des années 60 de la nationalité. <rire> Qu'est-ce que je fais bien d'être dans ce studio encore pendant 28 heures, les amis Au moins, je ne risque pas ça. Yasmina, <rire> on est tranquille. Il est on est tranquille. comme Jane Kelly. <rire> en revanche, il y a Jacques qui est peut-être pas tranquille. Alors oui, oh, je pense qu'il est tranquille. Oui, ça va. Il, ah bah, il va... est sur la route des vacances, donc c'est peut-être pénible. On va le retrouver dans un instant, Jacques. Il est 15h40 oui c'est le Grand Rush, on est en direct jusqu'à demain, 20h sur RMC, 30h de direct non-stop n'hésitez pas tout comme Jacques à nous appeler au 3216 pour participer au Grand Rush parce que vous vous apprêtez peut-être à prendre la route des vacances vous serez les bienvenus, à tout de suite RMC sur votre iPhone c'est possible, téléchargez tout de suite l'appli RMC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 AMC cet été, c'est le Brésil, c'est les bonheur. RMC, diffuseur officiel des Jeux Olympiques Rio 2016. Le Grand Rush avec les stations-service Leclerc pour vous accompagner tout au long de votre trajet. LMC Le Grand Rush, François Sorel et Yasmina Bendecail. Bon, j'arrête de chanter. Parce, François, que vous, parce que vous chantiez là, c'est ça <rire> Yasmina, je vous taquine enfin Je vous taquine Je vous aime tellement, Yasmina ah, Moi aussi, je vous adore, François Christian là, notre médecin nutritionniste Complètement connecté Un petit café Christian, alors qu'on a commencé a droit, il y a 1h45. ça, ça déshydrate Faut sur le, poco, micro, le micro, le micro, le micro, le micro pour Christian. Voilà. Un petit café, car le café c'est excellent, c'est un stimulant neurologique. Moi j'en ai pas tellement besoin, mais finalement, il y en a encore 28 heures à tenir, donc euh, oui. il va falloir se stimuler. Ne me dites pas ça 28 heures, mon dieu, quel stress. Non, non, Et puis Jean-Luc Moreau, notre expert auto qui est toujours là. On va parler de camping avec le dossier VSD de cette semaine dans un instant. Mais auparavant, nous accueillons Jacques les amis. Bonjour Jacques Bonjour François. Bonjour Yasmina. Bonjour Jacques. Jacques, vous nous avez 16, appelé au 3216. Ouais. Eh nous, alors, euh, plaisir partagé, oui, oui. Jacques. Euh, vous nous avez oui, appelé au 3216. Moi, 16. je suis en plein soleil. Hein, vous êtes dans un studio, vous. Hein. Oui. Et alors c'est agréable ou c'est désagréable, Jacques bon, là, en écoutez, Je vous écoute chanter tout à l'heure, mais en oui. ce moment, j'écoute une cigale chanter, moi. Alors allez-y, faites-nous faites -nous entendre la cigale. Elle <rire> vient de s'arrêter, parce que je me suis rapproché, la du mec où j'ai Elle est, elle est, est timide, à la vous avez je c'est à, avez... à côté de l'Odev. Vous avez la cigale timide, c'est pour ça. <rire> oui, c'est ça, ça j'ai la cigale, voilà. oh, moi je ne suis pas timide, vous savez. Ah non, mais ça Absolument sent, ça sent. Je les écoute, je les écoute, elles ne sont pas loin de moi. Il y a une vigne à côté de moi, là. Je suis à côté du lac du Salagou. Vous savez, on s'est arrêté avec mon épouse là, pour euh, parler avec... Ah, oh, je la réécoute, là Quelle vous pas, pas Javigne. Non, on n'entend l'entend pas Attendez, on n'entend ah pas. pas Non, mais euh, le téléphone, en général, comme c'est aigu, on n'entend pas bien les cigales au téléphone Non, je vais vous la faire, si vous voulez, la cigale. Ah, <rire> si, si vous voulez ben, à ce moment-là, il ne faut il pas, pas nous dire ce, À ce moment-là, vous ne nous chaud. dites pas Dites-moi, Jacques, euh, alors oui. vous partez d'où pour aller où, exactement Alors, nous sommes partis avec mon épouse de Vichy, ce matin Vichy, la reine des villes d'eau, centre de la France. Bien sûr, ouais. on est parti de Vichy et nous rejoignons nos enfants, nos petits enfants, à argelès sur mer Super. Voilà, donc ils sont en vacances et nous on les rejoint. On vous est parti un jour plus tôt. Vous allez arriver quand à peu près? Eh ben, écoutez, là, j'ai pu tout à l'heure, ça nous donnait une arrivée vers 17h30, mais là, depuis que je suis arrêté, on a dû perdre un peu. On va arriver vers les 18h, je pense. Ah bah super bon, Ça suffit au moment pour le temps, dîner, bon. c'est parfait. Pour oh, bon, l'apéro. Et bon, alors, bah, ce soir, et mangeant, il mange, on va me le préparer. Hein. Il il y enterré, il Jacques ne mangez pas trop de chips parce qu'après vous allez m'énerver, Christian. Oui, et puis dites non, à non, votre gendre que l'apéritif. Oui. Je tolère, mais c'est immédiatement avant un repas, car l'apéritif trop longtemps oui. avant un repas vous Alors, met en Christian, lévitation magnétique. Christian, Christian, Christian on va parler tout à l'heure de l'apéritif parce Parfait. que c'est, je sais que pour vous, parce qu on aura l'apéritif. C'est un peu bon, votre bête noire, l'apéritif. On avec modération, <rire> attendez. Hein. Et, et c'est vrai que l'été, on est très nombreux à prendre l'apéro parce que c'est vraiment très convivial, c'est très sympa. Ça, mais vous voilà. verrez que Christian aime ça moyennement. Il va nous expliquer pourquoi tout à l'heure. <rire> bon. Jacques, ça s'est bien passé, cette première partie de voyage, quand même? C'est mon épouse. épouse qui conduit, c'est qui conduit. Ah, d'accord. Elle conduit très très bien mon épouse, j'ai entièrement confiance. Moi je suis à côté, je, ah je bah écoute oui, la radio. Volant. Je... Hein, François ah, ouais, ouais, non, non, non, non volant, elle conduit très bien. Ah bah voilà. Et Jacques, elle s'arrête toutes vous... les deux heures, elle fait attention, elle... les réglementations. Non, non, de moi, temps en temps, très, vous n'avez pas, peu... pas un peu de stress, Jacques, de temps en temps. Vous avez totalement confiance. Tout Avec mon épouse, ça fait ça 42 ans qu'on est mariés. C'est bon. oh magnifique, c'est magnifique. C'est <rire> quoi, quoi la recette, Jacques Je ne sais pas. Pas peut pas seulement votre femme qui a été C'est l'autre Vichy. Vichy. Vichy. Vichy. <rire> ah oui peut -être, peut -être. Ça. Ça être, ça ça. Ah non, mais on s'est marié avec du Beaujolais. L'habitait ah, dans le Beaujolais à l'époque. C'est pas ah, C'est pas problème. très loin. Je Jacques, merci, non, pour non. Ce, merci pour oui. ce petit témoignage, Jacques. Et puis, on... rappelez-nous quand vous arrivez. Eh ben, je vais essayer de vous rappeler quand ça on arrive. Ce serait très sympa. Euh... Ah ouais, super. Je vais essayer si je peux tout à l'heure, d'accord C'est très sympa, merci, Jacques. Buvez beaucoup de café, bon courage. Merci, Jacques. Et bisous à la famille, Jacques. Voilà, qui va retrouver ses petits-enfants donc euh, tout à l'heure. Petit détour maintenant, je vous le disais, un partenaire avec VSD, Sébastien De Surmont, qui est avec nous. Bonjour Sébastien. Bonjour, Sébastien de Surmont qui est journaliste à VSD. Euh, avec euh, vous savez, il y a pas mal de dossiers dans VSD euh, tout oui. au long de l'été, c'est très sympa. Très riche et très très agréable à, à lire. Et euh, donc pour cet été, vous parlez du camping euh, parce que c'est vrai que le camping pendant des années a, a été un petit peu voilà avec une image un peu galvaudée on va dire, hein, un petit peu ringard etc. Maintenant tout ça c'est fini, c'est même presque bobo euh, d'aller au camping, ah, vous êtes d'accord Sébastien et eh bah carrément carrément il y a un vrai retournement de <rire> de situation on, est, on est et d d surtout euh, parce que le camping c'est devenu quelque chose de on, comme on dit de trendy de d'à la mode de branché presque alors on exagère un peu mais Il y a quand même un phénomène réel qu'on a rencontré en faisant cette série d'été sur les campings pour VSD. Donc, on fait le tour de France des campings pendant tout l'été avec VSD. Et l'idée, c'est on s'est rendu compte que en fait les gens revenaient au camping. À chaque fois, on nous a dit ça pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est d'abord une raison économique. Euh, clairement, ça coûte moins cher. Euh, ça coûte vraiment moins cher. et Mais il y a aussi une autre raison euh, qui est réelle. C'est une raison psychologique. C'est-à-dire que les gens ont envie de retrouver cette sorte de liberté qu'au camping, euh, ce retour à la nature. Il ouais. faut bien dire que dans le contexte actuel, il y a une sorte de lâcher prise qu'on trouve au camping. De, voilà, de, on, est, on est au milieu des arbres, près d'un lac, près d'une plage. Ouais, c'est surtout bien. avec les sanitaires, non Alors, justement, c'est la troisième <rire> raison pour, lequel, pour laquelle le camping est à la mode. C'est que les... Ce qu'on appelle le secteur de l'hôtellerie de plein air a fait énormément de progrès oui, voilà, euh, c est, c est, sur ma ça. Maintenant, on a des on a on a des campings maintenant qui sont qui ont des installations dignes d'hôtels quatre étoiles. Exactement, mais comment c'est possible Parce camping c'est dans une tente on est bien d'accord, on parle de tente alors, alors pas forcément ah, c'est là, là. j'entendais il, y il y a à peu près une heure François dire euh, ouais, j'ai des souvenirs de plantage de sardines dans du sol dur <rire> comme du béton euh, et bien figurez-vous qu'aujourd'hui on arrive au camping la tente est prête ou le le, le, le, le bungalow ou la, la mini caravane un peu, un peu vintage ou des choses comme ça euh, tout est prêt, il y a même la glacière qui est déjà branchée pour l'apéro de, de l'arrivée ah, Ah non, mais ça, est enfin, bref, top. Tout est prêt et donc on n'a plus et ça c'est pour ça que ça plaît beaucoup aux citadins c'est qu'on n'a plus besoin d'avoir un brevet de plantage de tentes euh, ou de savoir euh, euh, bah, faire cuire des merguez parce qu'il y a le barbecue électrique qui est juste oh à côté non. qui est déjà livré avec ah oui, Tout est prêt, voilà c'est la belle vie c'est le camping euh, version euh, 21 e siècle Alors Sébastien dans, oui. dans VSD vous avez fait le tour de France du camping Exactement. Campings, et le top du top il si se trouve où en fait du coup Alors, on, on, en, on en a sélectionné huit, mais alors sur les huit, on en a trouvé deux qui sont vraiment euh, emblématiques de cette tendance. Le premier, il se trouve dans les Alpes, euh, en Haute-Savoie, dans un au-dessus d'un petit village qui s'appelle mont euh, et C'est un camping avec, figurez-vous, il y a exactement, j'ai y compté deux fois d'ailleurs, il y a cinq tentes. <rire> cinq pas plus, pas moins. Voilà, 5 tentes. Donc, c'est un camping ultra, ultra privilégié. Et ces tentes, ce sont pas vraiment des tentes, ce sont des tipis indiens, d'immenses tipis indiens. Et on est au milieu d'une prairie hallucinante parce qu'il y a plein de fleurs, c'est vraiment magnifique. Il y a des vaches, on entend les cloches qui tintinabulent Enfin, <rire> c'est vraiment, c'est la petite maison à la prairie, quoi, tout simplement. Et euh, à l'intérieur des tentes, c'est là que c'est incroyable. C'est comme dans un hôtel quatre étoiles. Non, -dire Sébastien, qu a un... vous exagérez un peu quand même. Eh ben, ben, vous lirez à VSD dans votre... bon, la semaine prochaine. Vous allez pas dire que des non, des dans le il y a un y jacuzzi dans la tente. Non, alors, le non, non, non. Alors, c'est la, la partie sombre de la chose, c'est qu'il n'y a pas de jacuzzi. En revanche, il y a une hutte avec des toilettes sèches un peu plus loin dans la forêt. Mais c'est pas ça le plus important, c'est qu'à l'intérieur de la tente, il y a un lit double avec un vrai matelas, une un, une couverture en pot de bête, il euh, y a des tables de chevet avec une petite lampe c'est vraiment, c'est un décor, le mec s'est créé ça est absolument passionnant, ouais. emballé par ce qu'il fait, et on a adoré ce coin, ça se trouve à mont ça s'appelle le camping altypique, c'est pas pour lui faire de la pub parce que de toute façon il est plein tout le temps, mais euh, vraiment c'est oui, un bel endroit. Temps. Un deuxième coup de cœur, Sébastien? Oui, alors de l'autre bout, à l'autre côté de la France, en Bretagne, euh, on n'est pas loin de Saint-Malo, on est à Dol de Bretagne. Alors là, il faut une là tente. excusez-moi, Sébastien, mais en Bretagne, il faut une tente chauffée, quand faut, même, non Il Faut une tente étanche. <rire> étanche <rire> non, fait, là, je plaisante. Alors, je m'adresse à tous amis à... Bretons, on plaisante bien sûr. Hein, ouais, <rire> en plus, j'ai mieux à vous proposer. J'ai l'ingéniosité d'une famille bretonne euh, qui a créé donc dans ce camping. Alors, il y a en effet des tentes, des, des, des, des caravanes, mais le, vraiment, ce qu'il faut faire dans ce domaine, ça s'appelle le domaine des ormes. C'est en Bretagne Ce sont des, des cabanes dans les arbres euh, Alors on dort à 5, 6, 7, 8 Ça va jusqu'à 21 mètres de haut Dans, dans des hêtres centenaires On grimpe, ouais, c'est absolument incroyable Mais c'est du camping C'est du camping euh, perché euh, On dort dans la canopée Et euh, ce qui est très drôle, et à y la fois... Euh, je vous assure que pour l'avoir testé, il faut avoir le cœur bien accroché. On monte dans sa tente, enfin dans sa demeure, euh, accroché avec un baudrier, un casque, euh, comme si on faisait de l'acrobranche. Donc bon, si à vous. Alors, ça, ça se trouve près de Bol de Bretagne, c'est euh, le domaine des ormes. Euh, c'est un endroit vraiment vraiment amusant parce que c'est toute une famille qui possède un terrain et un château depuis huit générations. Alors, voilà, c'est un grand châtelain. Et puis, il s'est dit, bon, qu'est-ce que je vais faire pour sauver mes terres Je vais arrêter les vaches et je vais planter des cabanes dans les arbres. Et c'est quand même une histoire, <rire> une très belle réussite. Ça cartonne aussi. Et, pour les... et ça fait partie des histoires qu'on qu voilà, qu qu raconte dans le VSD. Pour les enfants, ça doit être génial. Merci beaucoup, Sébastien. Ben merci merci Sébastien. La dire. tendance c'est le camping cet été. Dossier complet à retrouver tout l'été dans VSD. Merci beaucoup. Euh, si on faisait un petit détour du côté de Roissy maintenant Ah bah oui tiens, comment ça se passe Comment ça se passe à Roissy Bah tout va bien. Bon, rebonjour François, rebonjour Yassina. <rire> Salut. Alors, on, oui. est avec un, on est avec un jeune couple, Lucie qui a 26 ans et, et Julien 31 ans. Bonjour. Bonjour à vous Bonjour Alors, vous partez euh, là cette, euh, ce soir, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre destination et pourquoi est-ce que vous partez En fait, on part au Chili pour notre voyage de noces qui a eu lieu ah. il y a un an, enfin notre ah. mariage qui a eu lieu il y a un an, donc on part trois semaines au Chili. Parfait, oh, c'est génial, félicitations euh, Alors, votre départ là, donc c'est ce soir Vous à 17h, vous commencez par un passage par Rome, c'est ça Oui, en fait, on est obligé de faire une escale par Rome et ensuite on récupère un avion sur Rome et on repart direction le Chili. Et là, c'est un, un vol qui dure combien de temps du coup Euh, 14 heures de vol depuis Rome jusqu'à Santiago du Chili. Alors je crois que c'est un des vols les, les plus les, les plus, plus longs, longs du monde. Hein, hein, donc heures, euh, voilà, pfiou. exactement. Donc comment est-ce que vous comptez euh, vous occuper on va dire pendant tout ce temps Là, il y a 14 heures à, à occuper. On va essayer de dormir un petit peu quand même parce que ce sera la nuit et puis on a des livres et il euh, y a des films. On espère qu'ils sont pas tous en italien. On fera avec. On a prévu les, les bouquins et, euh, et quelques vidéos aussi sur la tablette qui est dans le sac. Et ah. après, une fois au Chili, c'est quoi le programme Alors, euh, arrive à Santiago demain, ensuite on repart sur le désert d'Atacama qui est plus au nord pour euh, une bonne semaine. Euh, ensuite, on retransitera par Valparaiso, qui est euh, sur la côte, et on redescendra à Pucón pour terminer, qui est la région des lacs, où euh, il fera plus frais. Ah, bah, parfait, bah, on vous souhaite un excellent voyage de noces. Du coup, encore félicitations. Et puis, euh, ben, voilà, ils vont ils vont faire trois semaines au Chili. Et ensuite, retour euh, direct jusqu'à Paris. C'est encore 15 heures ou 16 heures de vol qu'il va falloir occuper euh, au retour. Oui, mais c'est pas grave parce que c'est les vacances, Romain. Exactement. Pas grave, tout à On est fait. en vacances. <rire> <rire> c'est bien. Bah, écoutez, bah, vous donc, les, donc, les voilà. Ils ont l'air bien ça Euh... Ils sont très sympas, exactement. Ouais. <rire> gros bisous à eux, et effectivement, euh, joyeux euh, voyage de noces, hein, parce que ça va être vraiment chouette de découvrir le Rome, du Santiago du Chili. santiago du Chili. Dans le désert de l'Atacama, ils vont avoir soif, ah puisque bon, c'est oui. quand même un endroit Alors, où ils dit il que ne vu que pleut jamais. Vu que c'était l'hiver, il, il jamais, que 25 degrés. Surtout, c'est que c'est très sec. Il ne pleut absolument jamais. Robert Cluzel, merci. Qui, vous savez, nous fait vivre ce grand rush dans les aéroports et à Roissy. Yasmina, on oui. revient dans un instant Avec plaisir Voilà, le Grand Rush, vous le savez, oh, c'est non-stop en direct sur RMC Jusqu'à demain, 20h A tout de suite après euh, <rire> les infos et la météo RMC, le Grand Rush RMC, ce week-end Le championnat du monde de Formule 1 est à Hockenheim Pour le Grand Prix d'Allemagne Demain à 14h, les Califs Et dimanche dès 14h, le Grand Prix RMC, diffuseur du championnat du monde de Formule 1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 C'est aussi pour les pros. On retrouve Patrick en direct du Tour à Chambéry. Patrick, aujourd'hui, c'est l'étape des grands sommeils. Oui, alors il semble qu'il y ait une confusion parce qu'aujourd'hui, c'est l'étape des grands sommeils hein, chez Ibis Budget, avec beaucoup de couettes à franchir, bien sûr, et tout cela sans se faire plumer. Cet été, à partir de seulement 35 euros la nuit chez Ibis Budget, vous aussi faites le tour de France des hôtels de la famille Ibis. Conditions et réservations sur ibis.com. Ibis, Ibis Styles et Ibis Budget, des marques à corps Hotel. Chérie, devine où on part en vacances En Bretagne Non. En Corse Non plus, on part... De... Ah Chez Netto, vite, c'est l'alerte discount. Aujourd'hui, les cuisses de poulet blanc ou jaune origine France sont à 1,99€ le kilo. 1,99€ le kilo Neto, le 10 printer qui fait l'huile. Nous allons vous lancer. kg environ. Le grand rush sur les routes de France, un point sur vos conditions de circulation avec vous Jean-Baptiste Bergès. Et ça se charge de plus en plus, vous êtes de plus en plus nombreux, surtout dans le sens des départs, dans le sud-est, c'est assez chargé autour de Lyon, Évitez le périphérique intérieur. La communauté coyote vient de nous signaler la présence d'obstacles actuellement sur la rocade. Et puis sur la 7, au sud de Lyon, ça commence aussi à bien se charger, vous êtes nombreux à descendre, chercher le soleil, mais prudence sur